You to be happier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 il sort toutes sortes de fousses et quand je lui demande quel genre d'ami il faut, il me dit comme toi mais pas droit laisse-mo le calmer il faut que son coeur s'abaisse laisse- moii lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre aimera bien plus que moi il veut que tu te maris tu vendes une famille avec n'importe quel autre homme que moi il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir il abuse deux et toi Tu es trop gentil papa mais même toi tu peux pas nous bloquer on va pas dans ma home car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer je veux tu portes mon nom de famille qui du temps parler de notre avenir parents ils vont dire d'abandon tout ce que ton père me dit et je jamais content jamais d'être l'ennemi de notre amour sa force dedans Dimension come django, django qu'il faut que je fasse hey. pour avoir dans son cœur une place ah. J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il uh -huh. me comme un beau bon rien, hey. petit lui je suis beau bon dans tout ce que je fais. Hey. Dans ma vie, je sais où je vais. Yeah, yeah. Contre ces choix je refuse je m'impose C'est toi mon choix et pas une autre Laisse-le croire qu'on pensera droit dans un mur Change pas d'avis de nous je suis à ta mère je prendrai soin d'étoiles pousse en son son encore Non je lâcherai pas je compte pas t'abandonner Sache que je veux que tu portes mon nom de famil, ma famille Mais ça prend du temps C'est pas de notre avenir à tes parents mon didatant J'ai fait tout ce que ton père m'a dit et m'a ah. Il est jamais contente content. Et c'est décidé de notre amour Il forcé dans corps les chaînes comme jumbo les chaînes comme les chaînes comme jumbo, jumbo. Jum, Jum, Jum, jumbo. genre spécial. N'oubliez surtout pas d'écouter Echo et Énergie de 17h à 20h, c'est mieux que de replier sa cahier choix pendant 3 heures. Une bande de ouf enfermée dans un studio vont te faire oublier que tu as une journée pourrie. C'est quoi C'est le before. 17h 18h sur énergie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez passé une bonne journée Oui Moi aussi oh, oui. Bonne journée, je me sens bien. Tu <rire> vas nous écœurer avant. Mais non, je ne veux pas vous écurer Oh, ça va. Toute la journée Ça va, ça me fait plaisir. J'espère que tout va bien chez vous à la maison aujourd'hui. Qui sera notre invité Madame Stouffe Bibi Rixa. Oui. Oui. Un petit peu plus tôt que d'habitude à 18 h 5 elle sera avec nous pour le début de l'émission en public Vous la connaissez obligatoirement d'abord C'est une star aux états unis elle est, pas, elle est albanaise si je ne dis pas de bêtises oui. Et c'est elle qui a participé au titre de David Gaida Oui, et j'ai une autre bonne nouvelle C'est quoi Une autre bonne nouvelle Ils oui. seront nos invités la semaine prochaine Pour fêter la sortie de leur album Je suis très content Il y aura Big Flo Qui sera nos invités la semaine prochaine Assez dommage C'était la dernière fois Oh, oh non, non, non, Pardon. non, Mais non Qu'est-ce que c'est que ce pessimiste Enfin bon, son négatif moi j'aime pas que vous disiez des choses comme ça Je le prends mal C'est pas grave Si, si, si Big Flo et Oli seront donc nos invités Plein de choses au programme dans l'émission aujourd'hui Nous parlerons de la journée mondiale De la télé C'est aujourd'hui Ouais, ouais. c'est aujourd'hui les champions du monde de l'actu évidemment je vous parlerai du bide de l'uriil d'hier oh qui a été une catastrophe oh, vous aurez oh, les sons oh. vous aurez la totale puisqu'elle est arrivée avec plus de 2 heures de retard ah, vraiment c'était génial quelle ambiance Il ce qu'ils chantent, mais sont pas contents. En tout cas, donc on en parlera d'ici quelques minutes. Nous parlerons également d'un pigeon un peu chelou. Paris Hilton est à nouveau libre. Oh là là, je ne même pas qu'elle était prise. Moi. A... <rire> Vous savez, c'est que Paris Hilton, c'est comme les chambres d'hôtel. Des fois, il y a marqué « Occupé », mais il faut vérifier quand même à la réception. <rire> faut toquer à l'entrée. Oui, oh, ouais. ouais. parce que des fois, on <rire> des chambres d'ouvre. Chambre. Bon, en tout cas, il y aura le zap, Théline Mico, de quoi nous parlerons. On Mico. apprendra un nouveau mot avec les anges, enfin surtout eux. Hein. Oui, évidemment. <rire> un, un jour, un mot. Ouais, nous bien. aurons le classement, écoutez-moi bien, des nationalités les plus infidèles dans le infid que je vous donnerai tout à l'heure nous aurons des infos scientifiques 8 exactement huit infos scientifiques rassurantes sur le sexe parce que des fois fois on parle du sexe on dit oui attention se protéger etc et oui il faut se protéger tout ça c'est sûr mais il y a aussi des bons des bonnes choses dans le sexe mmh. je vous voudraisai tout ça tout à l'heure le hashtag du jour place gilet dans une chanson puisque tout à l'heure après aux alentours de 18h30 nous donnerons la parole comme d'habitude comme tous les jours au gilet jaune ceux qui en ont oui. marre ceux qui continuent, ce que dire 6 le ton 0870 42 48 veneez vous exprimer et nous nous allons faire une spéciale on va prendre tous vos messages et on fera les chansons en live tout à l'heure. Ah, l hier, l hier. Hashtag place gilet dans une chanson Faites-vous plaisir Nous aurons euh, tout à l'heure Puisqu'on apprend que les ménages en France ont perdu 440 euros de revenus par an Entre 2008 et 2016 Il y aura donc ouais. la compile du pouvoir d'achat Match de l'équipe de France hier Avec euh, Didier Deschamps que nous aurons oui. au téléphone Puisqu'il mmh. est en vacances C'est ah, le oui. dernier match de l'équipe ouais, de France de l'année oui. Bon, Didoui, il est en vacances, on l'aura tout à l'heure Il y aura Baby Rixa et 10000 000 euros Si vous voulez gagner les 10 000 euros 7, 10, 12 par SMS, mettez-vous au début de votre message Je vous appelle dans un instant, j'ai une enveloppe à 500 Une à 1000, une à 5000 une à 10 10000 euros, une à 100, une à 5, cela je peux pas la voir. Donc en tout cas 7 10 12, météco est devant mais je commencerai par un son exclusif. Je voudrais démarrer par Jean Lassalle. Ah Jean Lassalle, euh, l'homme qui est, qui sent décodeur, soyons très honnêtes. <rire> à part certains membres de la famille et les gens du village, c'est un peu difficile Jean Lassalle, ah oui. c'est quelqu'un oh. qui s'exprime beaucoup qui a une forte personnalité, tellement forte qu'il a décidé de porter son gilet jaune à l'Assemblée nationale. Ah Écoutez bien, ah bah le président n'est pas content. Je vous rappelle, je vous rappelle au règlement Monsieur <rire> Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait monsieur La Salle se rappelle au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Mais Retirez, il le retire pas. C'est s'il vous plaît, pas bougé. Il le retire pas. Il y a des mecs qui viennent le voir et tout et ils pas. il bouge pas. Monsieur il bouge bouge pas. La Salle. Il bouge pas. Al ah, bordel. Ah monsieur ouais. La Salle s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. <rire> C'est le cours d'école. S'il vous plaît. Et là tu sens là il se retourne il fait qu'est-ce qu'on fait Ouais, qu'est-ce qu'on fait les gars Qu'est-ce qu'on fait On fait quoi Et là il va reprendre la parole. On fait quoi on fait ça d'accord ouais. bon la séance est suspendue voilà alors ce il faut tendre l'oreille vous l'avez pas entendu puisque Jean la salle est loin il n' a pas de micro mais Jean la salle lui répond au président alors, je, vous rappelle, je vous rappelle au règlement Monsieur Lassalle, veuillez oui. immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur la salle oui. ce rappel au règlement sera évidemment oui. inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Merci. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Mais non, monsieur, le gilet, c'est parce qu'il vous Monsieur Lassalle, il n'y a pas le gilet, pas il voir, non, pas que... oui. a pas le, le gilet, la salle s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. Non, la place, je la garde. Je la garde, La séance est suspendue. d'accord. Ça au c'est plus clair Présentation de l'équipe Ah ça va tout le monde Oui Laissez-moi vous dire un petit bonjour Aujourd'hui c'est la journée mondiale Je vous le disais de la télé Notre réalisateur sera parfait dans un téléshopping Dans ses émissions ils ont toujours de super matos Mais ils savent jamais s'en servir Comme mon Bichette Bienvenue Bichette <rire> Salut Lui est passionné de télé d'ailleurs Le Zap télé c'est dans un instant Il compte d'ailleurs ouvrir sa propre chaîne Qui s'appelle Célibat Cat Game La chaîne des célibataires qui vivent avec des chats Et une PS4 C'est précis, ça peut cartonner C'est une niche comme on dit dans le métier C'est mon Mico qui l'a Bonsoir Elle ne regarde que la chaîne numéro 23 Pour les matchs de coach et Ça lui donne des idées pour gérer les conflits Avec les stagiaires C'est Mastouf Bienvenue Mastouf Lui ne regarde plus la télé depuis la fermeture de Cuisine Télé Ça lui a brisé le cœur Il pleure devant Top Chef C'est trop dur de rater une maillot C'est mon jet. Bref. Et enfin, il adore la télé Il regarde des chaînes thématiques, intelligentes Oui, Bordas, c'est je te flatte là non. Comme Gully ou Cartoon Network Des trucs qui peut comprendre Et encore, des fois, lui faut une explication et un tuto C'est mon Bordas, bienvenue tout le monde Merci de nous avoir choisi J'espère que vous passez un bon moment Il y aura Jérémy Frérot dans un instant Snake, dragons Et on revient sur l'affaire dans quelques secondes de Laurie Neal Oui, là bien Et même des moments de gênance Pour ceux qui faisaient la première partie Prince Karma, merci d'être avec nous 10 1000 euros à gagner SMS 710 12. How do you is <laughs> Tiens, tout à l'heure, on s'écoutera un titre de Jay-Z. Oh, yes C'est bon, ça, non Énorme. Je vous assure que pendant qu'on va le mettre dans l'émission, je vais me tourner vers la tour Eiffel. <rire> ça n'a aucun rapport, mais j'ai pas l'empire cette building. Bah, vous chanterez au oh, Paris Au oh, Bandeau oh, Et tous les gens de toute la France. Au oh, Marseille oh, On a la Statue de la Liberté à Paris. Oh, c'est vrai, elle est toute tirée. petite. On peut pas monter dedans, mais bon, sinon, ça va. Ouais. Voici les champions du monde de l'actu évidemment et nous reviendrons dessus avec des sons dans un instant Laurie c'était une catastrophe ah, Vous la, vous souvenez la, de Lorinil Bien sûr, elle est Alors ça a été une catastrophe Hier en concert à Bercy, elle s'est foutue de la gueule de tout le monde Il n'y a pas d'autre mot Elle est arrivée avec 2h30 de retard Tous ceux qui avaient pris un métro ou un RER Ils étaient déjà partis, le concert était pitoyable Et après 50 minutes, la lumière s'est rallumée, micro coupée Parce qu'il y a des horaires à respecter ah Les oui. mecs de Bercy si ont oui. hey, L'heure c'est l'heure, t'as pas payé maman, tu rentres Et donc elle s'est retrouvée toute seule sur scène, sans savoir quoi faire et elle est arrivée à Bruxelles avec deux heures de retard Ce qui m'énerve, c'est pas tant que... Parce que qu'on peut tous avoir du retard bien sûr Ce qui est agaçant, c'est qu'elle a fait un message Twitter Et généralement, quand tu fais des messages Twitter C'est pour t'excuser et donner la vérité oui voilà Et quand tu t'excuses, mais que tu remends à la Trump Il y a un moment donné, c'est pas possible Ça Elle, pas pas elle a fait un message Twitter en disant que ses équipes Avaient beaucoup de mal à voyager en Europe Prends-moi pour un con, toute la scène a été montée toute la journée C'est que ses équipes, elles sont là Et son hôtel, il était dans Paris approximativement à 20 minutes de bagnole Donc s'il y a, je pense... 20000 personnes qui ont réussi à être à l'heure pour un concert, quand tu viens dans une énorme Mercedes dans un hôtel classe, tu peux arriver globalement un et petit peu à l'heure aussi. Oui. Moins des non mais tu ne mens pas pour t'excuser, c'est pire que tout. Où tu dis la vérité, tu dis je suis désolé, j'étais pas bien, j'étais fracas, j'ai bu un coup de trop, j'ai pris un truc et je me sentais pas bien, ou tu dis la vérité ou tu ou tu ne mets tu ne mens pas, c'est double foutage de gueule. Oui. Et en plus, je vous dire, avec un retard pareil La SNCF a porté plainte pour plagiat Et ça, ça va être terrible Non, re... non c'est nous, ça, c'est nous Deuxième champion du monde, alors dans le retard, haut Tiens, dans un instant, il y aura des sons de malaise Vous entendrez le mec qui a fait la première partie Qui est un humoriste, oh, je pense que c'est le pire moment de ah, sa ouais, vie Dans la nuit, dans le haut un homme a été bloqué Par les gilets jaunes alors qu'il voulait aller au McDo Mais comme, comme il avait faim Il s'est énervé, comme tout le monde Vous avez vu, quand il s'est énervé, tout le monde s'énerve Il est sorti de la voiture, il a pris une tronçonneuse Dans son coffre pour menacer les gens qui lui et la route résultat ah. pas de Big Mac pas de la police est venue et l'a embarqué ah ouais, quand, quand je visualise la scène du mec avec une tronçonneuse et de 25 types en gilet jaune on dirait massacre à la tronçonneuse chez les mignons <rire> J'assure, heureusement, il ouais. n'y a, a pas eu de drame Le crossover ah, C'est un crossover <rire> Super champion du monde aux Émirats arabes Une femme partageait la vie d'un homme depuis 7 ans Il a annoncé qu'il voulait la quitter pour une autre femme Vous allez me dire, bon c'est bon. classique ouais. C'est moche, mais ça arrive Elle devient dingue, elle le tue Vous allez me dire, c'est moche, mais, mais ça arrive, arrive. Sauf <rire> que la femme a découpé son fiancé oh C'est mmh. moche mais ça mais ça arrive. Arrive. Et elle a cuisiné ses membres Qu'elle a ensuite servi à ses employés oh oh. Non ça c'est moche mais Ça ne oh, peut arrive, pas hein. arriver ça Non mais c'est horrible, elle voilà. aussi, elle a, elle, a, elle a goûté son plat Ah ouais Vous savez ce qu'elle a mangé Non Ou juste un doigt Bienvenue ah <rire> sur Énergie, merci d'être là Ouais, il faut avoir connu la cité de la peur, les nuls ça. Dans un instant, nous serons de retour Après Jérémy Frérot La du grand tournant, non, il n'est pas fait Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer Mais pousser les nuages, nous devons y pas C'est penser à lever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 Dire, venez avec deux heures de retard, vous faites pas chez être à l'heure De façon, je suis pas en état Je traduis J'ai fait une bad thing, bad thing, bad thing Ça veut dire Elle oh, n'a plus de batterie Ouais, elle n'a plus de batterie, batterie, batterie, batterie. C'est pour ça Laurini, là donc, hier, planté avec l'un des spectacles je pense les plus moches de l'année et donc il y avait un humoriste que l'on a rappelé qui s'appelle Fary que l'on a rappelé pour faire un sketch fallait essayer dans des dans des conditions idéales puisque tu es devant 20000 personnes ah ouais. qui n'en ont absolument rien à faire ah bah, de ce que dit l'humoriste alors il essayait attends attends il essaie hein il essayait hein mais alors quand ça veut pas Moi il euh, y a pas longtemps je suis parti à New York et je me suis rendu compte que je parlais pas du tout du tout anglais parce que écoute-moi Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok ben soit drôle mec Amuse-toi après ça hein. Ah je pense, je pense tu rentres chez toi Tu vas te coucher direct Si ça, ça m'arrive ce week-end à Nantes enfin, Peut-être <rire> <en premier>. Ok, <rire> okay, okay, okay. Ça, attends, okay attends. Attends. attends Dans un <rire> instant, restez avec nous Nous aurons le classement des nationalités les plus infidèles 10 000 euros à gagner, 7-10-12 par SMS Metteco est devant des nouveaux mots pour les anges Un mot, un jour, un jour, un mot <rire> Avec Mico et le Zap télé Et Didier Deschamps en live Restez avec nous, ça se passe seulement sur NRG Écoutez ce son Ce sont vos 10 000 euros. utilise une machine à écrire. Une boule de neige qui s'éclate contre les vitres. C'est le son à 10000 000 euros sur Énergie. demain matin, à 8h30. Écoutez Manu dans le 6 sur Énergie. Trouvez-le et gagnez 10 000 euros cash. Ah, oh putain C'est facile. C'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie.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 expédié par Amazon, voir les conditions sur Amazon.fr Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur La Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec La Redoute et moi, voir conditions sur la LaRedoute.fr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 C'est le Black Friday chez Conforama. Et il y a jusqu'à moins 50% sur les cuisines sur mesure. Oui, moins 50%, vous ne rêvez pas. Une cuisine de qualité à moitié prix, ça n'arrive pas tous les jours. Conforama, du vin en 26 novembre, conduit sur magasin sur Conforama.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it music only. C'est Fora.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 Parce que chez Castorama, on sait qu'à Noël, il faudra faire des cadeaux à tout le monde et qu'on oubliera sûrement d'offrir quelque chose à sa maison. On s'est dit que le Black Friday, c'était le moment idéal pour y penser. Alors du 21 au 26 novembre, on pense maison. Oui, on s'offre enfin cette tondeuse à gazon. Oui, on donne enfin ce coup de pâte au salon. Les prix Black Friday, c'est du 21 au 26 novembre seulement. Dans tous les rayons de votre Castorama et sur castorama.fr. Alors joyeux Black Friday, chère maison. Castorama, c'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Au champ et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité au champ. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, au champ en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio au champ et les aliments bébés crédités sur ton compte Wahoo, moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animalerie au champ, et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte ou voir modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts euh, 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'eux 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota offre en particulier non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides stock identifiés voir détails sur toyota.fr <rire> Music only. As if you're bulletproof You mentioned something but I don't want to do Oh honey, I do everything for you à 17h oh, avec le Bifor de Coé C'est Coé, c'est le Bifor 17h, 18h sur Énergie La semaine prochaine, Big Flo et Oli seront nos invités, vous voulez être avec nous Coé, l'émission publique démarre à 18h tous les jours, là vous êtes dans le Bifor je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver il y aura Bébé Rixa qui sera là dans quelques minutes Qu'est-ce qu'a Bibi. Oui, bon, écoute, Bidi. à chaque fois que je dis un, un mot, vous me changez. Bah, c'est pas bébé. Eh ben, en français, c'est bébé, madame, on est en France et l'intérait <rire> mettre son gilet jaune. <rire> on revient moi, je... ça barbote <rire> je... jaune. Je, préviens, je sais pas comment le va être habillé. Mais comme Jean Lassalle le gilet, madame, madame, madame, Alexa, le madame Alexa Madame Bibélix Le gilet jaune Madame Bibélix Nous donnerons la parole au gilet jaune tout à l'heure Vous continuez le combat, vous voulez le durcir Vous en avez assez, vous avez arrêté, vous comprenez, vous ne comprenez pas 0870 42 48 c'est avec tous les jours, on vous laisse dire absolument ce que vous voulez C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut dans cette émission ouais. oui. Et oui, c'est pour et ça enfin... que vous êtes nombreux à nous écouter Le hashtag du jour, c'est quoi Place gilet dans une chanson Attends, Pourquoi tu as dit oui enfin Oui, enfin tout ce qu'on veut dans la dans la limite du raisonnable aussi quand même. Ah bah oui, bah oui, voilà. bah oui, évidemment. Évidemment, bien sûr, ben bien sûr. Donc Bordas, t'as coupé Bordas pour ça Oui, tu t'es fait couper Bordas. Tu veux un petit Vite, oui oui, euh, place place un petit. Oh, ah, ouais, tu un euh... petit, tu m'en sers un petit. Tu un petit. as, as godé, ça que te veut de va godé Non, je bois un petit godé puis on veut pas. Non, y va. Non, vite. Ouais, Farac a repris Slimane qui nous dit Panama, Panama, on arrive. Moi ma gueule et mon gilet jaune. Très bien, place gilet dans une chanson, c'est le hashtag du jour, je veux Numéro 1 Tété France Celui-là, on continue On a Marie qui nous dit Je les lis, euh, Max Il y en a même Qui l'ont vu Pardon, tu connais la chanson De basse ou pas Quoi Tu la connais pas Non, repars en stage à nostalgie Six étages en dessous On se reparle tu plus tard Qui chante Maxime le... <rire> ouais, ouais, ouais, bien sûr <rire> Eh, Hervé christian ici si je dis pas de bêtises oui, attention ça. voici le classement des pays les plus infidèles dans le monde je ouais. vais du moins infidèle au plus infidèles okay. et hey, c'est moche l'infidélité oh, oh, c'est oh, caca l'infidélité en plus trouve ah oui puis en plus faut trouver des prétextes à chaque fois j'étais ah. au bureau c'est pas ma faute j'ai crevé et tout ra oh, non oh c'est trop compliqué ça tue la vie dixe les finlandais 36% des Finlandaises et des Finlandais trompent leur conjoint 9ème, les Anglais à 37% 8 e les Espagnols à 39% 7ème, les Belges Le Belge. Ta vie. Pour sa vie de force par godé puis on y va. C'est rapidement ma femme elle sera pas dit 6e les norvégiens 41%. Ça il y a des raisons climatiques, c'est pour se tenir chaud. 5e okay. les français. Ta ah, 43 oh là. 43% des français sont infidèles. On est là. Ah, je change de musique mieux qu'au nice, ah, tennis Pour une fois Qu'on est pas mal placé derniers... Ça va Dans un classement Ah oui on est pas mal Je continue mon classement Excusez-moi Quatrième Les Allemands 45 ah, ah, Troisième Les Italiens 45% ah, oui, oui. Sont infidèles Deuxième donne... Essaye de me donner les pays Deuxième Italien Non, danois. j'ai dit juste avant, italien. Non, brésilien mais, mais énergie dans ton casque. Et, et <rire> premier, d'après vous donnez-moi chacun un pays qui, d'après vous, est le pays le plus infidèle au monde. Les Brésils. Les Brésiliens. Oui, tu as raison, ça pourrait être ça. Le Pérou Non. La couleur est sympa, mais non. <rire> le Maroc. <rire> oh, non. Ils ont des le très bonnets. non. La Grèce. Non, la fidélité au Maroc. Non, non c'est pas trop de mise. La Grèce. Non, ça pourrait, mais non. Non, ça pourrait, mais non. Les Américains. Non, eh bien non, vous n'avez pas trouvé les Thaïlandais les amis. Ah bon Les ouais. Thaïlandais sont les mecs les plus infidèles euh, au monde. C'est fou parce que euh, on, vous me direz ça, on dirait les Italiens, bah, oui, dirait oui, tout, tout ouais, Les clairement. mecs sont là, va diancio, voilà, tout. Ah Thaïlandais, ça chatche pas Bah non. C'est enfin, fou, c'est bizarre, je même. Non, je ne s'attend pas au ça. Non, c'est vrai, c'est surprenant. Bah, je suis je suis d'accord. Qu'est-ce qu'est-ce que vous dites monsieur c'est tout petit Le Minus Oui mais c'est pas la taille qui fait, bienvenue enfin, en tout ah cas ah Merci ah de nous avoir choisi je m'appelle Coé J'espère que vous êtes heureux, c'est DigiSnake Et il y a 10 000 euros à gagner dans un instant, soyez bon Alors c'est vrai, c'est pas les plus géants de la Terre Non, c'est ah pas des vikings Je sais pas C'est vrai que je veux oui. dire, merci d'être là 7, 10, 12, mettez Coé au début du message Et 10 000 Sito con aquí, un de protagonista nada's prende los motores de caguas aquí, en llegaron los anónakis no le va el puriso besale de tu trae nos trajo pancito pa que le den en otra es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene personaje, el puriso besale de tu trae nos trajo pancito pa que le den en otra base, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene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 Touch it and tease it and squeeze it with well, my piggy piggyback. is hungry, my nigga. You need to beat it. Yeah. If the text ain't freaking I don't want to read it. And just so let you know, this canani is on the beat of A. Hey, he said he really want to see me more. I said we should have a date. We're at the Lamborghini store. I'm kind of scary. Hard to beat. I'm like a Ouija boy But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You don't got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold. Sobresale de mi traje no trae anticipo pa que el nene no trabaje es que yo me suelo, que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se queda con el equipaje y como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui Favecito bébé, C'est le moment peut-être de gagner des sous avant Noël. Oui, je sais en prendre l'avance mais vous mieux le prendre maintenant. C'est Koé, c'est le Bifor sur Énergie. Est-ce que vous êtes prêts Vous trouvez la bonne enveloppe Je le dis, si vous allez nous rejoindre sur Énergie. D'abord bonjour, bienvenue, vous bonjour. nous découvrez. Je m'appelle Coé, vous êtes dans le Bifor ou on rigole de l'actu. On s'abuse des petits fous, oh, est on est oh, des, des fous fous, ça nous passe par la tête, il y a des trucs qui viennent qui ressentent, on sait même pas, il y a une machine à conneries dedans, une usine, une usine via pas en grève, hein. pas de gilets jaunes en point hein. ça tourne, hein, je te le dis, donc en tout cas, vous êtes avec nous, 18h, c'est l'émission en public, comment s'appelle Miko, la qui sera là à 18h Bibi-Rixa, c'est le titre avec David Guetta, elle est très jolie, elle sera notre invitée, on commencera l'émission en public avec elle, mais pour l'instant, madame Souffle, Oui Vous avez l'enveloppe Oui tout à fait Monsieur Jeff vous l'avez Bien sûr Vous l'avez tous Oui Et eh ben j'appelle quelqu'un c'est parti Je suis des mix en même temps ouais. Je suis des mix j'appuie sur des boutons Je fais, tiens ça c'est quoi C'est pas qu ça, ça. Touche pas à ça allô Arnaud Oui Salut je m'appelle Coé on est sur énergie Comment ça va Arnaud Oh ça va super Ça va bien est-ce que tu es en forme Est-ce que tu es un garçon heureux Je suis un garçon heureux Est-ce que tu as une chérie Oui Est-ce que tu as un gilet jaune Je ne l'ai ce week-end Parce que j'étais pas là mais ah, oui. Peut-être que ça n'allait pas que ton pantalon Mais ce week-end tu le remets ou pas Je sais pas encore Je rappelle que dites-vous que si vous n'avez pas le pantalon Qui va avec le gilet, ça n'est pas un défilé de mode Et oui, vous que Desigual a fait bien pire <rire> Donc euh, euh, voilà. vous mettez Desigual sur vos fringues Ça passera tout seul Arnaud, tu me trouves entre eux Alors il y a Miko que je te présente Il y a bonjour. Bordas, il y a Bichette Il y a Jeff, il y Stouf, il y a moi-même Trouve l'enveloppe, choisis la personne Gagne jusqu'à 10000 000 euros Bonne chance Et Tous et je vais prendre Jeff. Magnifique. Ce pour occuper l'espace. Ah oh, bien. Super. Ouais. <rire> bien. Tu mets plus de suspense, c'est yeah. un truc. Excuse-moi, quest qui moi qu'est-ce qui se passe ah, non, qu qu La cantine ferme ou quoi Le mec, hey. j'ouvre l'enveloppe voilà, je voulais j'ai ouais, juste dit c'est bien en cette veille de Noël. Combien gagne Arnaud en cette veille dans une veille de Noël Ça va de on Noël. Hey, et les enfants, vous avez préparé le sapin et la cheminée euh, La dame surtout. Mettez des cookies pour le mais Père Noël. c'est ta faute, tu nous as fait faire le sapin au bureau hier. Mettez des cookies, nous sommes le 21 novembre. <rire> oui. c'est important. Combien gagne Arnaud Il gagne 500 euros Arnaud Ouais. Est-ce est que Est-ce que tu es heureux Je suis très heureux. Ah. Mon ami, 500 euros bravo, bravo, là, maison. Tu fais quoi dans la vie Arnaud Je crois que dans les tons tu lèvres D'accord, ah tu sais quoi avec ça Tu peux avoir de très belles poignées en laiton <rire> Si si, si c'est une option Tu peux avoir l'intérieur cuir Et la clim, c'est plus cher ça Ciao Arnaud, à bientôt moi bon, il a des clients, pas chiant <rire> And every one of them is giving up and giving in Tell me, in this house of mind Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin, will it? this house of mine Stand strong That's the price you pay Leave behind your heart Dark trees shadowing what's happening? Look through the glass, find the wrong within the past knowing we are for you Car to tell the peace out the word without the beast facing a bit of the truth. My head won't break it, I can taste it, the end is upon us, I swear. Choisi Vous savez vous êtes en forme Ouais Moi aussi On était en train de parler Il y a deux minutes Avec Arnaud Qui a gagné 500 euros Et Qui nous disait qu'ils travaille dans les pompes funèbres, on embrasse tous ceux qui nous écoutent dans les pompes funèbres, les bagnas, les chauffeurs de taxi, les VTC, les livreurs de qui sont sur la route, les gens qui transportent des enfants, je vous embrasse tous, soyez très prudents. Vous dans les magasins aussi, mais c'est vrai que les pompes funèbres, c'est un métier où le service après-vente est très peu sollicité. Calme, calme, c'est calme. C'est vrai, tu vois, chez Darty ouais, mon grille-pain marche pas. Tu as rarement des gens qui reviennent dire "Ouais, du nom, j'ai mal au dos." Mais vendu un cercueil de rembourrage polyester, c'est du duvet, je suis allergique, j'éternue. Euh, je suis je claustron, mais j'ai un toit en verre. <rire> C'est pas comme dans Uber tu as besoin des 5 étoiles là C'est très peu ventilé, j'ai pété, j'ai failli mourir, qu'est-ce que c'est que cette histoire Nico, la télévision hier, il y avait quoi Alors dans l'émission C'est à vous sur France 5, c'était le grand retour de Gad Elmaleh et Pierre Lescure, un des chroniqueurs de l'émission, a tenté un compliment concernant la nouvelle pièce de Gad, sauf que celle-ci n'a pas encore commencé oh J'ai vu la pièce au théâtre de la Madeleine, j'ai ri Attends, laquelle t'as vu Parce ah, que, que nous, on n'a pas pièce. commencé Ah bon non. non Parce qu'elle m'avait dit de dire un mot j'ai aussi la pièce Voilà, grigné, ah, grigné Ah oui, oh, écoutez, Pierre Lesquieu ne sera pas le premier à dire des compliments de choses qu'il n'a pas vues ou Il de livres qu'il n'a pas lus Voilà, voilà. Euh, passer ma vie, dans le sac passé ma vie à le faire <rire> <rire> Alors, alors fin 5 toujours avec un gros fou rire sur le plateau de la quotidienne Le sani broyeur de mes voisins ah. Fait un bruit tel qu'il me réveille la nuit lorsqu'il tire la chasse d'eau Suis-je en droit de demander à leur propriétaire de le remplacer Enfin, une question de fond <rire> Dans <quel> cas... <rire> Il y a C'est le feu Il C'est a... le bruit <rire> <Et trop rire> et... oui. oui. C'est le bruit C'est <rire> le bruit C'est le bruit C'est le bruit C'est le bruit C'est le bruit C'est le bruit Répéter Répéter Répéter <rire> ça, ça, ça a duré 2 minutes 30 Ce pas leur truc Les vannes de le caca Non C'est pour nous Non laissez-nous le pipi caca Faites la santé Merci ça On termine avec Jaja des anges Qui est Jaja Jaja, c'est un participant ah, Exubérant oh, oui. Jaja. Oh, Jaja. Jaja. Jaja, tu connais pas Jaja Je connais pas Jaja, oh, Jaja. Ah, mais Je connais cette chanson de Kayan Akalakamoa Je ne connais pas Jaja Bon, ah. il découvre les chaises en osier Nous on devait, on devait couper la paille Et lui de faire un tabouret ouais. osier. Osier, ouais. Il nous explique qu'ils ont dû construire bah, des chaises en osier Moi osier, je pensais que c'était le prénom du patron Bah en fait non, l'osier C'est une matière où on fait des tresses Et ça fait des meubles Je trouve ça génial C'est génial Un jour, un mot, une découverte On ils peut s'asseoir dessus, c'est fantastique Ils sont sympas Ils sont gentils <rire> ah, Ils sont ouais. oh, je aime bien Voici Maître Gims, on est sur énergie Passez un bon moment, bienvenue à tous ceux qui viennent de toutes les autres radios Qui nous découvrent, bienvenue Vous allez voir ici, c'est confortable, il y a du chauffage Il y aura une jolie mademoiselle qui sera notre invitée dans 15 minutes c'est pas la méchance des désarmes Mais le silence des autres Qui font tout semblant des et quand les enfants me demandent pourquoi la mer estelle salée je suis obligé de répondre que les poiss sont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 six obligé de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 And when children ask me why the water is so dirty, I'm forced to realize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 Jeg sier det gélérie. Merci de nous avoir choisis, on est là tous les soirs dès 17h, c'est le Before, 18h c'est l'émission publique dans un instant la compile du pouvoir d'achat, dans la foulée qu'est-ce qu'on fera on aura on aura des nouvelles de Paris Hilton qui est à nouveau libre mais Didier Deschamps dernier match de l'équipe de France donc de l'année hier. Oui, oui c'était l'équipe de France contre qui monsieur Bordas contre euh... l'Uruguay. Ouais. Oh ça a fait combien 1-0. Et Didier Deschamps il est en vacances. Oui. oui on, on a paraît. la connexion ou pas avec lui Alors on est en train de faire la connexion avec Didier, c'est bon on Bichette Allô Didier Yo. Allô Didier Yo. Mais vous célébrez la victoire C'est-à-dire, euh, je célèbre surtout avec euh, cette joie qui me caractérise euh, la fin de cette coupe de merde. Je n'ai fini avec les l'évent de deux morveux. Ouais, non, mais hier soir euh, Rien à foutre. Je ne supporte <rire> plus de toute façon, les joueurs. Hugo, tu lâches cette bouteille, s'il te plaît Le Thauvin, lâche cette chicha. a dit Adil, lâche ton zizi. <rire> mais si, je passe mon temps les gendarmes je suis entraîneur de foot, pas moniteur de colo. Et c'est quoi le programme, maintenant Apéro, jacuzzi, là, c'est massage avec happy ending. Avec les joueurs <rire> Non avec Zhiyong, Zhifung et Faouziz C'est qui C'est nouveaux attaquants euh... C'est trois masseuses <rire> <rire> Et je viens de me rendre compte que j'ai pas <rire> le bon texte Ah oh merde Non Arrête non. <rire> Celui que j'ai je peux pas le lire Ah <rire> je... Ce qui terminait, c'était pas, pas à cette heure-là en tout cas Je disais, trois c'est trop masseuse euh, je, Parce que je suis en vacances en Thaïlande Mais Le massage happy ending, c'est comme un match de foot Sauf que la balle, c'est moins easy Pourquoi vous sifflez Parce que y'a main C'est la fin la plus soft qu'on ait trouvé Le reste, pas possible C'est Coé, c'est le bifant sur énergie Partez à New York faire une fête incroyable avec la star énergie David Guetta C'est David Guetta Écoutez Énergie toute la journée Toujours Dès que vous entendez le double hit Energy. avec deux titres de David Guetta à la suite J'ai le double hit. Soyez les premiers à appeler Énergie 39-37 et gagnez votre voyage votre fête et votre rencontre avec David Guetta à New York, New York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 Aujourd'hui et demain seulement, tous les produits Huda Beauty, la marque aux palettes et rouges à lèvres que tout le monde s'arrache, sont à moins 20%. Et pour les fêtes de fin d'année, profitez de moins 30% sur les parfums et coffrets parfums jusqu'à lundi. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins 30%. Alors, courez vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr Sephora, au cœur de la beauté, aux gens la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dressing de Clara et Léo qui change Avec 50% en cagnotte sur une sélection de collants et de boxers DIM. 50% Clara, un prix bas pour des bas. Mieux vaut ça que l'inverse Eh, l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir changer les vieux boxers de ton chéri. Jusqu'au 4 décembre, vos magasins au champ proposent 50% en cagnotte sur une sélection de collants et boxers DIM. Et votre dressing change. Au champ. Montant crédité sur votre compte ou voire conditions et produits concernés en magasin.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 Toyota offre en particulier non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié, voir détails sur toyota.fr. Chéri, tu me sers un café Là qu'est-ce que tu as Je viens de voir un prix Black chez. Ah mais oui, je comprends ça coup le souffle Aujourd'hui, c'est un Black J Play Mobile chez Jouet Club. 20 de remise immédiate sur tous les jouets Play Mobile. C'est ça la magie des Black J et c'est seulement chez Jouet Club. Jouet Club nan nan nan nan nan nan. Voir conditions magasin. Pour le Black Friday, but vous offre 50 euros en bon d'achat à partir de 200 euros d'achat sur tout le magasin et même sur les produits en promo. En ce moment, chez but c'est le Black Friday. 50 euros en bon d'achat offert des 200 euros d'achat. Voir conditions en magasin, Black Friday, vendredi noir. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, Hit Music Only. Et ouais, c'est bientôt Noël. Et tu sais quoi Le forfait 40 Go chez Red by SFR, c'est 10 euros par mois. T'aimes bien Noël toi Bah ouais. Ah, t'aimes bien Noël. Il y a deux fois plus de monde dans les magasins, tes repas de famille sont deux fois plus longs et après tu te sens deux fois plus lourd. Ah et, mais, et tout qui double ou quoi Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois sans prix qui double au bout d'un an et sans engagement. Ça, c'est Noël. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redby.sfr.fr. Le forfait 40 gigas c'est 10 € par mois, uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tout nouveau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 Garantia, des soins si efficaces qu'ils en deviennent magiques. En pharmacie, para et sephora existent en vanity cadeau. À tous les curieux, c'est le Black Friday FNAC. Le pack casque PlayStation VR avec la caméra et le jeu Worlds est à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros en magasin et sur FNAC.com. Soit 100 euros d'économie. Alors, à vos manettes, FNAC, c'est bon d'être curieux. Offre valable jusqu'au 2 décembre, voire conditions en magasin et sur FNAC.com. FNAC. Fnac. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Cool, il fait 5 degrés, c'est parfait, je vais faire du vélo. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez d'au moins 15% sur les vélos adultes Nakamura. C'est 15% de réduction et 100% de sortie vélo en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Hors vélo, à assistance électrique. Conditions et listes des magasins participants sur Intersport.fr. Pendant les 7 jours à prix impressionnants, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, le portable Lenovo 15,6 pouces est au prix exceptionnel de 299 euros au lieu de 329 euros. Et aujourd'hui, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 54%. Oui, 54% d'économie sur le portable Lenovo. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Remise effectuée sous forme de cagnotte voire conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Jiffy, Jiffy, tout le monde parle du Black Friday Jiffy. Mais pourquoi Parce que le Black Friday Jiffy, c'est une centaine de produits à des prix complètement barrés. Par exemple, le jeu Pie Face est à 10,90€ au lieu de 19,90€. 10,90€, le jeu Pie Face On prend tout pour le Black Friday Jiffy Offre valable du 20 au 28 novembre sur articles repérés dans la limite des stocks disponibles. j'ai fais des idées de génie. Cinq jours de Black Friday, vous en rêviez Alors, pour vous, la Halle invente les Black Black Days. Jusqu'au 25 novembre, cinq jours incroyables avec moins 70% sur votre deuxième article, sur des milliers et milliers de vêtements et de chaussures, moins 70% en magasin et sur la Halle.com. C'est ça, les Black Black Days. C'est vraiment vos conditions au magasin sur la Halle.com. Tu penses quoi de ma cuisine J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh, ah, c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur au tripes Ah oui, ça, oh surprenant. Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez IKEA et toujours à prix bas. Comme le nouveau four à air pulsé Andréta à 399 euros. Et en plus, il est garanti 5 ans gratuitement. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr. IKEA, .fr. IKEA. Oui, c'est comme un bon vieux moteur. Il faut le faire tourner avant une course. Oui C'est le Bifor, 17h-18h sur Énergie. Euh, cette jingle, vous venez de l'entendre pour la dernière fois, <rire> à l'instant même. noté 17h53, 21 novembre. Il était beau le bruit de votre... Oui, oui il était beau, ben, il restera beau dans le studio, plus jamais on le mettra. Mais qu'est-ce que c'est que ces studios Je suis comme un vieux moteur, faut le faire tourner. Ben oui, c'est vrai. En gros, tu pollues comme un diesel, tu as du pot catalytique. Mais non, mais je sais qu'on avait problème de gilet jaune et de hausse du carburant, on ne va pas tout mettre sur les bagnoles quand même. Gilet jaune, ça continue Vous pourrez tout à l'heure nous parler nous dire ce que vous voulez 0870 42 48 big floline la semaine prochaine seront nos invités C'est jeudi prochain pour fêter la sortie de l'album et dans quelques minutes elle sera avec nous du studio public ce sera kistoffe et bien ce titre avec david ah, my name, my name. Euh, on est d'accord il paraît que le public en bas est très très chaud et qu'elle est déjà arrivée oui, elle oui. est déjà arrivée. ah voilà une jeune fille qui est pas à l'heure louriil Voilà, <rire> est là allez à l'heure allez oui. même en avance je ah oui. suis maintenant les gens qui arrivent en avance et eh bien c'est moi qui ferai maluril j'arrive à <rire> 8h2 je sais pas je vais voir voici des bonnes nouvelles vous savez que maintenant le sexe finalement c'est pas si mal que ça à partir du moment où on se protège à partir du moment où on met des préservatifs qu'on fait quand même attention et eh bien il y a des bonnes nouvelles sur le sexe on apprend qu'on peut coucher plus facilement aujourd'hui il vaut mieux dire les choses pour coucher facile en gros. Plus on est direct, plus on a de chances de mettre le futur partenaire dans son lit. En gros, si vous dites à quelqu'un « j'ai très envie de lécher ton corps dans son intégralité avec un pot de Nutella et de la fraise ouais. », vous avez plus de chances d'avoir l'annemoiselle qu'un « bonjour, je peux t'offrir un verre etc. », etc. Sinon, c'est « hashtag balance ton <rire> porc <hashtag rire> »,« prends pas qui ». Mais c'est vrai, il vaut mieux être direct, parce que pire, le pire que vous puissiez avoir, c'est un non. Ou un balance ton porc quand même. La vie sexuelle continue même après 70 ans. Bonne voilà. nouvelle La moitié des couples qui ont plus de 70 ans ont encore des rapports sexuels. Voilà. Oui, mais on veut pas les vidéos. Oui, non, ah, non. c'est là le norme. Non non, ah, non, non, non. non, non, non, non, non. non. non on vous croit qui... Non, allez, vous savez quoi Pas de, de preuve. <rire> il y a des choses, il faut les garder pour soi. Faut un peu Avoir un rapport sexuel en dehors du couple, je suis désolé, c'est pas bien pour la morale, bah, bah, mais c'est bon bah, pour bah, la bah, santé. Bah, bah, parce que ça réveille le corps, ça stimule l'esprit, c'est prouvé scientifiquement. Moi, c'est une excuse que j'ai. Le jour où je me ferais goler, Les femmes gardent un souvenir, écoutez bien cette info, elle est vraie, les femmes gardent un souvenir du pénis plus grand que la réalité. Oh. Ah, et ça ah nous ouais. arrange C'est ah un... voilà, génial. génial Et gardez-nous comme souvenir pourquoi <rire> remettre le couvert pourquoi, pourquoi recommencer Puisque finalement vous avez un très bon souvenir. Voilà. Regardez, c'est pareil, l'île aux enfants avec Casimir, on s'en souvient comme un truc génial. Oui. Et quand on le revoit, c'était moche, il était orange fluo, c'était dégueulasse. Euh, faut pas revoir. Le gloubi-boulgane n'a aucun intérêt, mais dans nos souvenirs, c'est super <rire> Voilà, se prendre des vents rend plus créatif et stimule l'esprit, plus tu te prends de vent, Plus tu modifies tes stratégies pour tenter de séduire la personne, ah ouais. plus tu sais la décrypter. Tes euh, amis attends. ne font pas plus... Comment quoi Pourquoi tu parles de vent Non, rien de rien <rire> à voir avec la nourriture. Tes amis ne font pas plus l'amour que toi. Contrairement à ce que tout le monde raconte, en moyenne, les hommes ont entre 6 et 8 partenaires dans toute leur vie. Et les femmes, 4. Stouffe. Hé, hey, check là, t'as exposé des <rire> compteurs, mon chéri. C'est très très bien. Et enfin, plus on fait l'amour, moins on est malade. Des chercheurs de Pennsylvanie ont montré qu'avoir plus d'un rapport sexuel par semaine renforce le système immunitaire. Miko, tu vas mourir la semaine prochaine. <rire> Sí, soy, soy Bifor, de Colombia hasta por lugar, de Pan a Brasil también nos sienta Venezuela, pero oye, la fiesta dice llama, suelta el pelo y salta de la cama, está a y la noche muy larga, así que vamos a quitar tomar la calle. Tú bien, habla por conmigo muy Jerry si lo pus todo bien. Pero soy yo yo con el baile que, yo no tengo como yandé. Teksting av Nicolai tirar con tus amigas en el barrio, buena rumba y te tira, déjate de tremama con el mundo para mami no quieren, sé que pepere. mami tu guebo no la, la gente me acha, boda en el oriente, todos quieren que la gente shop, la gente quiere que te rumba ya la vea, quiero naimosille Ciudad de Venezuela que lo con la mano para arriba Energy, suivez-moi sur Twitter, Coé officiel Allez-y, follow-moi, vous êtes chez vous dans votre voiture Vous êtes sur Insta, suivez-moi aussi C'est officiel sur Instagram pour voir Partout. Toutes les photos et toutes les coulisses et toutes les stories Et sur, vous êtes plus de 2 ,9 millions 9 Sur euh, Facebook, choisissez votre menu Choisissez, c'est vous qui voulez, on est combien sur euh, Sur quoi Sur le hashtag, on est combien On est numéro 2TT France Très bien, vous en faites un place. ou deux vite, il a la compile tout de suite Avec le hashtag place, il est dans une chanson, il y a Nettie qui nous dit Euh, car Gilles est sur la route Toute la sainte <rire> journée Tout à l'heure nous ferons un mini concert en prenant tous vos hashtags Je tiens à vous le dire, <rire> okay. nous rendrons hommage à tout le monde T'en as un Il y a Florian qui nous dit Sur... Mais si Je te fais un signe par plaisir non, non, non. Allez, il n'y a pas vous qui nous dit Gilets jaunes nan nan nan nan nan, de... Je sais pas chanter Oui, mais... ouais, ça s'entend En <rire> attendant, les gilets jaunes nous en parleront tout à l'heure Mais la mauvaise nouvelle aujourd'hui, nous apprenons que les ménages en France Ont perdu 440 euros De revenus entre 2008 et 2008 et 2016 oh, c'est beau beau, beaucoup c'est beaucoup parents alors qu'on dit que le pouvoir d'achat augmenté bien voici la comp compile du pouvoir d'achat d'ailleurs la chanson de ta fiche de paye quand tu vois le chiffre en brut juste petit jour en la vie C'est sans compter sur le, les chansons des taxes Parce que tu enlèves l'URSSAF ouais. Tu enlèves les R, la CSG, ouais Tu retiens le RDS Et là la nouvelle chanson de ton salaire c'est C'est vide là <rire> Et oui car il y a la chanson de l'état donnez donnez, don, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez Donnez, donnez-moi Donnez, donnez, donnez Dieu Oui enfin tout ce, ça c'est pour tout le monde Sauf Carlos Ghosn l'ex-PDG de Renault toi, toi. Oh, rien, tu lui dois rien On écoute d'ailleurs la chanson du Découvert à la banque et un, et deux, et trois, et trois, et Du coup la chanson Merci et les gars Du coup la chanson de la bonne côte de bœuf Chez le boucher que vous avez mangé hier soir C'est la dernière fois En fait on ira tous peut-être un jour les gars à cause de ça, le pouvoir d'achat qui diminue bah, Tout le monde au resto du cœur ouais, Voilà, qui ouais. a été inventé il y a quelques années Et heureusement, mais on sera pas tout seul Il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy Teksting Restez avec nous, on est sur énergie dans 3 minutes. Bibi Rix ça sera notre invité dans 3 minutes l'émission en public en bas. Merci de nous avoir choisis. Mmh. Écoutez mmh. ça. C'est pas bon. Oh yeah Jazzy. And since I made it here, I can never tell by my attitude that i most definitely from New York. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I Flea Blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click, though. Welcome to the Mel and Pop. Corners where we selling rock. Africa been bought and shit. Home of hip-hop. Yellow cap, gypsy caps dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fitting act like they forgot how to end. Hey, you a liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's it. 20h Vous êtes prêts C'est le Alors, on est un légèrement en retard Mais tout le monde est en train de studio Bonsoir à tous oui, oui. Tu ne devineras jamais, on était coincés dans l'ascenseur C'est pas vrai, je te jure Tu ne devineras jamais, j'ai bien flippé vous avez On se l'est dit C'est <rire> okay. <rire> voilà. ce qu'on s'est dit Mais tout ça à cause de Jeff Non Mais ah si, si, si C'est à cause de enfin, Jeff, cause de pas Jeff. Je ne sais pas ce qui s'est passé Qui m'a mis en retard Jeff Non c'est pas moi Mais si c'est toi, toi. toi. Pas si sur tu Mais si tu m'as mis en retard Est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous êtes en forme oui. oui Je suis en train de mettre sur mon, sur mon Insta Je suis en train de mettre l'horaire 18 h 4 effectivement Ça fait pas le mec qui est l'heure quand même Oh là là Position je vais mettre Coé Tiens il y a une position Coé sur Insta ici Bon, voilà, oui, je, oui, oui. Je, je, je mets position couilles Hop, voilà, ça va tout le monde Ça va le public oui Ça va, ça va Ça va madame elzanajar oui. Vous êtes en forme ça pas, Oui, ça marche Vous oui, avez va, la traduction Comment On fait un début d'émission euh, pas comme d'habitude puisqu'on reçoit ah. l'invité pendant quelques minutes avant Si vous allez faire la traduction, Alivia il n'entend plus Tu vas faire la traduction You eh, make the translation eh, Bon, moi, je suis à l'heure Ooooooh Mais c'est normal, ils l'ont posé là depuis ce matin Donc les meubles. Et alors là, à guitariste, qui est ce qui est ce guitariste, ce guitariste de B.B. Rexa C'est vrai, français, américain, non, non, anglais. Francis anglais. Gabriel, what is, uh, Chorise. Non, Chorise. <rire> <rire> what is your name? English. Chorus. Chorus, not coates me. Coates me. What's your name? Chorus. Un... Coate, Deux fois, deux fois <rire> oh, Coates coué... <c> <rire> oh, coué... <rire> me. Je vais pour toi. Chorus? Chorus. J'ai la Cory, c'est un Oh, Chorus. C'est comme la Corrèze, c'est la Corrèze en anglais, Oui, voilà. C'est ça. Welcome welcome et eh bien les amis ça le public vous êtes venu pour voir cette demoiselle elle est là elle est en forme elle, est, elle est... il paraît qu'elle est là depuis euh, comme un toi un petit moment oui depuis, <rire> depuis ce matin je <rire> suis aussi non, allez non. Elle, elle est prête fait beaucoup de bruit pour cette demoiselle elle, elle s'appelle Baby Bienvenue. Welcome. Welcome in France, le pays du fromage. Thank you for the country me. of cheese. Ooh. And cheese, cheese, <laughs> cheese and a kiss. Ooh. Mais pas en même temps. Pas mais après. Not cheese and no, a kiss. No, no, no, c'est pas le même. Why cheese? not? What's cheese. wrong with that? <laughs> Cuz you know when you eat cheese normally. But it's okay. J'ai très content que cette demoiselle soit là. Ça me fait très très plaisir. I'm Elle est ravie d'être là aussi. Vous êtes très jolie. Comment tu trouves la France Donc c'est la première question, toute bête, un peu chauvine yeah. peut-être. Simple first question. What do you think of France? I love it. I, I love, love the food. Food. Et la nourriture d'ailleurs, elle adore. The, the Qu'est-ce que tu aimes bien you, Le croissant, tu vois, like? le, le oh pain au chocolat, oh, yes. Ah ouais, c'est oui. Ouais ouais. J'ai l'impression i had a, a delicious like a chicken with a... Oh, KFC? A, a, a, a poulet <laughs> un poulet quelcon avec de la sauce. Un bucket. Ah, bon. Un mexikken. Elle n'est pas embêtante. Un bucket, ça le fait la soirée. Chicken McNuggets. Huh? Chicken McNuggets. <laughs> no. pas ça. No. no. I went to, I went to a, a, a nice restaurant. c'est un, un bon restaurant. Ah Il y a des bons restaurants qui font des chicken McN yeah, nuggets Il y a des bons restaurants Il y a un petit KFC à Calais, tu vas kiffer Alors, <rire> très joli là, le le le Bon, en attendant, cette demoiselle à 29 ans Elle est, elle est notre invitée Ça se dit pas l'âge d'une femme, enfin tout va bien pour elle Mais non, on dirait que tu les as pas encore On dirait que tu n'as pas le droit de boire de l'alcool On dirait que tu n'as même pas 21 You're that young. Non, tu fais très jeune, tu fais très jeune. You look very young. Thank you. On va chanter dans quelques minutes. Moi, je l'avais découvert avec ce titre là évidemment. Comme beaucoup de gens dans le monde hein, avec David Guetta. On en fait d'autres tiens, tiens. J'ai pas entendu vous entendez pas le public ceux qui m'écoutent n'entendent peut-être pas le public qui chante vraiment mais on le refait on le refait C'est génial parce qu'il y en a qui chantent qui connaissent toutes les paroles puis j'en ai repéré deux trois ils font <rires> Les, les, les, <laughs> <j 'ai> suiveurs, <laughs> les suiveurs, les suiveurs. Let's get Franchement, ça lui va, il y a du Il faut que... Je dis Bibi, Bibi, Bibi. Can I call you Bibi? Yeah. Oui, <inaudible> Bibi. Whatever you want. Tell me what you want. Well, oh, Bibi, appelle-moi Coco. You, you can call me <laughs> Coco. OK. OK. Hello Bibi, say hello Coco. Hi. Oh, hello Coco. Hello Bibi. Hello Coco. Bibi? Yes. Coco? Oh, Coco? <laughs> Hello, baby. Yes, Coco. His uh, name uh, is Corey, <laughs> but he says you can call him Coco. Oh, Coco. <laughs> I am your Coco. Do you speak French? Mm. Oh, bien quelques mots. Il y a bien quelques a mots. I know I say um, bisous. Oui. oui. Bisous. Eh? Bisou. Obviously, merci. Merci. Merci. And all I really know how to say is pain au chocolat. Et <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh ben il faudrait Perfect. dire merci pour le pain au chocolat, je fais un bisou. Yeah. You can say it in the good order. Thank you for the chocolate bread and a little kiss. Merci ah, pour le pain merci. chocolat et bisou. Merci, merci pour le pain au chocolat. Le pain au chocolat. Merci pour mon pain au chocolat, <laughs> bisou. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Restez avec Joel, il s'appelle ça dans un instant vous découvrirez le titre en live on est en facebook live on passera en fait on va live. passer en facebook live pendant le live pour que le monde entier voit beberic ça si vous êtes chez vous vous êtes coincé vous mettrez le facebook live de koe koe officiel ou celui d'énergie dans un instant on fera live à la guitare La guitare notre nouvelle version bah oui y avait carré guitarisme ah oui c'est vrai chorus mon esprit a chorus chorus quoi tu t'attends avec moi il a pas d'histoire de... c'est juste un ami ah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 Tu jalous. Si je dev que tu jalous. Et je suis jaloux. bébé je l'aime, il est femme de quelqu'un. Qui brise sur ta main me dire que tu m'as mon bébé, tu es le mien. Il est femme de quelqu'un. Qui brise sur ta main me dire que tu m'as parti.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 avec encore un poli les hommes sont s'embitiers interdit de les approcher avec le dentuon belly des mieux que ça baloté lui veut pas de me méfier homme femme y si je t'aime je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux si je t'aime je suis jaloux évidemment je suis jaloux Je te m'a veux dire que tu m'as mon bébé tu es le mien et la femme de quelqu'un j'ai sur ta main veux dire que tu m'as il est jaloux ou je suis jaloux ou mmh. mmh. même si j'ai confiance en toi C'est cool, ce titre-là que vous entendrez dans un instant de B.B. Rickson Il est bon ce son Ah ouais Il est très très bon ce son les amis Le premier album solo s'appelle Expectations Il est sorti au mois de juin donc vous avez le temps Il est sorti en juin Il est sorti en juin Avec, avec qui elle a préféré bosser la a bossé du Martin Garrix Elle a bossé avec euh... avec Florida si je dis pas de bêtises Florida. Avec Guetta David, David yeah. Geta, mm -hmm. who did you prefer working with amongst all the ah. names you worked with? Uh, David Geta David Guetta. Mm -hmm. <rire> C'est the French stuff. I don't want to say anybody France, else. On pas nous énerver. Non <rire> oh, oh, peut dire la vérité. Non, hein, non, David, il est très cool. No, ouais, non, elle dit pareil, il est vraiment we, très sympa. Il ah, y a eu quelques petites engueulades ah. mais là ça va. Ah. Ah. Quel genre d'engueulade il est, kind of kind of est temps de savoir ce qui s'est passé, des petits fights sur quoi Ils ont fait une chanson qui s'appelle Hey Mama, il y a eu un petit peu d'engueulade. Because they didn't put my name on the song. Ah, j'ai pas mis son nom sur la chanson. Mais bien sûr. C'est moche. c'est moche en anglais? That's ugly. C'était une erreur du label. Now we love each other. Maintenant, c'est bon. C'est laquelle cette Hey mama, c'est laquelle? Hey mama, how was that? C'est ça là. It was But now we're good. Ma, ma, ma, <laughs> but now we're good. Elle me dit tout va bien. Elle précise hein. Un coup de fil je l'appelle. I'll just one phone call he can fix it. J'ai un problème je... Uh... <laughs> je te crois pas. C'est <laughs> 100%. 100%, 100 tout va bien. Elle peut l'appeler aussi, tu sais. <laughs> <laughs> Ah, C'est pas faux Le double appel hey, Vous savez ce qu'on qu pourrait faire On pourrait faire un truc dans un instant On appelle David Guetta les deux en même temps Voir auxquels oh, à qui you il répond Vous pouvez appeler David Guetta à la même temps Exactement Ok, okay. okay. Restez ah. avec nous dans un instant Le live de BabyRickside dans un instant Mais personne ne touche à son téléphone hein. Personne ne prévient dans un instant Elle appelle David Guetta, j'appelle David en même temps Qui l'a en premier acquis bon, des ah, roches ou pas ah, Reste avec sur Énergie dans bah, un instant avec le live. A tout de suite. Êtes-vous prêts à gagner 10 000 euros Écoutez ce son. C'est le son à 10000 000 euros sur Énergie. Tu utilises une machine à écrire. Tu fermes un briquet Zippo. Demain à 8h30. Écoutez Manu dans le 69 sur Énergie. Prouvez-le et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain C'est facile, c'est le son à 10 000. 10, 000. 10 000 euros. 10 000 euros, c'est uniquement sourire.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 Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers baby dry taille 4 est à seulement 23,45 euros avec en plus 50% en avantages cartes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles modalités magasin participant sur intermarché.com Chéri, tu me sers un café J'y qu'est-ce que tu as Je viens de voir un prix Black J Ah mais je comprends, ça coupe le souffle Aujourd'hui c'est un Black J Playmobil chez Jouet Club 20% de remise immédiate sur tous les jouets Playmobil C'est ça, la magie des Black J Et c'est seulement chez Jouet Club Jouet Club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 Offre valable du 20 au 28 novembre sur articles repérés dans la limite des stocks disponibles. J'y fais des idées de génie. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts d'Énergie. Énergie, Energy, it music only. Sephora. Pour Black Friday, c'est le moment de craquer chez Sephora. Aujourd'hui et demain seulement, tous les produits ouda Beauty, la marque aux palettes et rouges à lèvres que tout le monde s'arrache, sont à moins 20%.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 au cœur de la beauté. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rue du commerce.com c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50 euros au lieu de 59 euros. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google Tout Carrefour et rue rueducommerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50 euros au lieu de 59 euros. Vos magasins Carrefour sont ouverts dimanche. Carrefour. 42 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces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 ancien des soins si efficaces qu'ils en deviennent magiques. En pharmacie, Para et Sephora existent un venu En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250 euros carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 Non. si 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnées sont jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasin-u.com U, .com. euh, commerçant autrement. to arrest me Dile kjøres mía, mía Tú sves que eres mía, mía mi misma lo decías Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo Atacobo con la Ford lo espanto Je sais que là d'un seul coup, on passe à autre chose Mais nous avons cette demoiselle, vous entendrez le nouveau titre Dans un instant, on va le faire lequel, MMS On fait celui-là Celui-ci Oui, celui-ci qu'on va chanter Allez, notre invitée, elle s'appelle Biberixa, yes. je le yes. prononce bien Hi, Bibi Hello Coco Coco Hi, Coco, Hi. Coco. <rire> Little, little, little memory Bon alors Shit attention oh. Oh. Oui c'est passé beaucoup de choses pendant la pub yeah. <rires> Ça va vite ah, ah, oui, C'est ça le haut débit Alors <laughs> attention oh, là, là. Nous avons lancé Nous avons lancé ah, J'ai rien dit, j'ai dit nous avons lancé ah, we, we He's to his sentence, Nous you? avons lancé yes. Le David Guetta Contest ah, The Challenge. David Guetta Contest Of the world Music Not your music award. On <rire> tout avec. Tu l'appelles en premier ah. ou on l'appelle tous les deux ensemble Are you guys going to call him at the same time Is the plan Ok, I go first. You want to go first or me go first Tu veux toi premier ou elle en premier Honneur aux invités. Ladies first. Vas-y. Alors, elle appuie sur la <rire> oh. si Mais jamais, je... ça va. Ah, T'imagines Non, mais il décroche ah. à elle et pas à toi. En ah. après, oh, on, un... face ah, on face time. Après, j'appelle... On face time On oh, face time, yeah. Why ah, okay. oh, non, <rire> oh, shit Ah, yes, connexion. Quoi <rires> Tu <rires> <rires> <rires> <rires> te croches <rires> <rires> Ah David <rires> Ça va ça va bon David. Ben, ça va super. Ah, alors Davi, euh, David, je, tu m'entends me Qu'est-ce que tu fais Je dire, ça va très bien. Est-ce que, est que tu vois bien là ou pas oui. Je te oui. vois toi et derrière, il y a quoi voilà, voilà. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mais non Mais t'as... Oh. Oh. Oh. Oh. David. David Tu m'entends, David Oui, je t'entends très bien. T'es à Mulhouse et tu me préviens pas <rire> On est pour les gilets jaunes T'as uh, like a... ton gilet jaune, j'espère <rire> Bon, da alors David David, hey, David, qui aime plus Moi Ou Coco. David, est-ce que tu Eh Coco Eh oui, je suis désolé. On arrive Il a, Il a, Il a, Il a à la, la gueule. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Il te laisse plus, Coco. Il à la gueule. bien sûr. Il a raccroché à la gueule. Uh, T'as vu, moi. ça la vénère à la raccrocher Je suis désolé David, elle t'a raccroché à la gueule ah, C'est pas sympa C'est pas sympa, je crois qu'elle a été Little fixée <rire> Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort Donc tu es, tu es où exactement Baby, I love you I love you too, I love bah, you too. Tu préfères yeah. coquefort I love you David We, lo we love, love you, guys. on t'embrasse Hey, on... Bibi, ouais. Bibi, Same name you know ah, que la vidéo déchire hein. Elle a pas entendu Save parce qu'elle chante Refais le refais uh, le vas-y <rire> Il a quiemmé Ça a bloqué <rire> <Il> a <québé. rire> Ça a bloqué <rire> <rire> Le moment il voulait dire un truc sympa On <rire> a <rire> trop fait une capture d'écran garde là <rire> J'ai fait une capture d'écran Je te fais un bisou mon David Ça a coupé Ça a freezé Comme disent les américains Non c'est bon Non c'est bon T'es revenu T'es revenu Le clip est très bien revenu Oh oh oh oh J'aime bien. une merde entre David et moi, tu vois. Yeah, really Are you, you ready to sing? <coughs> yes. Non, parce que on a quand même euh, le garçon qui attend depuis une demi-heure sur son yeah, siège. Like hour, Chorus. Ouais. He's very funny. Alidée, ah oui, ça bah, Ça se passe comme We're Wait, ça. We're going ah, to Attends, ils vont ils il montrer un truc. Comment il lui serre la main, regarde. D'accord, OK. Attention. Il est saoulé, il a mal au cul depuis une demi-heure Mais il va essayer de jouer quand même On est en Facebook live, j'espère que vous avez tout vu Attention, je sais que ce serrage Il se fait chier poser la guitare alors que le pauvre Il va devoir la reprendre dans un instant attends, il y a un truc là Le check qui dure deux heures Bon alors, faut expliquer Ok Ok, are you ready to <rire> ah ouais bah ouais, elle écoute pas ce que je dis va faire des checks Il ah, faut bon sein <rire> maintenant merde. Eh ben oui mais parce qu'elle est là check à check Et puis elle chante Je rappelle que le premier album De Biberixa Qui nous quittera juste après S'appelle Expectation Il est sorti depuis le mois de juin Vous avez, vous, vous souvenez du check Tac Tiens Non trop long <rire> cool. like, like, Tac Bam Bam ouais. hey. Après il y a les pieds Après il y a les pieds ouais. Je vais ouais. le checker pendant ce temps là Je vais le checker pendant ce temps là Are you ready Uh, is this live? Yes. yes. Oh, yes. yes. In France? Yes. Yes. yes. yes. Oh shit. And no men are in Belgium. No, not nothing in Belgium. In no. all the world and on Facebook live. Oh, oh shit shit shit. And <laughs> <laughs> <laughs> <Prête? laughs> no. Oui oui, Voici Bibérix live sur énergie. <laughs> Madame Najat. Oui yes. monsieur Coco. Two fixes before you say goodbye. A uh, congratulation uh, yeah. Very good. Good job. Ti bon, regarde. <laughs> Et Nbibi two Après on se on se followe sur Insta Uh so. je voulais checker, j'étais prêt à checker, je voulais Non, he just he want rich what? He wants Après après uh, uh, le promesse, I jure. deuxième chose, c'est quoi il, va, il, va, il, va oh, il il va pleurer. Il va pleurer. pleure pas. Nous, pas pleurer. Si, ça Mais, fait tu ce voulait. Oh, voilà. comment il fait ça Il est malin. Il est malin. À chaque fois. Allez, ouais, bah voilà Et tout s'arrange avec I câlin. love my job oh. Ok check Ok, okay. Alors what, How you check Ok Hop Hop Hop Hop Ça y est je sais plus comment on va Bam ah. allez, allez Attention bah, Allez on y va De l'autre côté On y va Là c'est euh, J'ai pas compris <rire> Voilà Ok c'est comme ça Le cul peut-être Non c'est pas ça C'est un Voilà, et voilà, c'était Baby Rixa qui était Bibi, voilà. avec nous oh On perdit le choix à ceux qui nous regardaient en Facebook Live Thank you very much uh, In France, it's not one In France, it's 22 Ah, 22 Yes, oh, no. 22 kisses yes, 22. 22 kisses to say goodbye okay. One, two, three, mm. four, four. <laughs> <laughs> <laughs> Bisous tout le monde, restez Thank avec you. nous, on est sur énergie Vous pouvez l'applaudir encore Ah, ça, ça, ça, ça, ça. What's up, I'm taking over the radio yeah. Yeah. It's mine, c'est le mien Bisous baby Rexha Resserts avec nous <laughs> sur NRG, des surprises dans un instant Des nouvelles du mouvement Qui continue en France, des gilets jaunes Vous êtes pour, vous êtes contre, vous voulez continuer Vous voulez arrêter, on en parle juste après Homegrown alligator See you later Gotta hit the road Gotta hit the road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 Merci de avoir choisi BB Right avec nous. Regarde bon. Je suis très content, j'ai fait une très jolie ouais, photo. photo. Euh, d'habitude, j'ai une assez sale gueule en photo ouais, et je suis là, assez fier de cette photo que j'ai ah ouais. réussi à faire. Sans maintenant... filtre. Sans filtre, eh ouais. No filter. On no no filter. filter. Alors, comment On la met maintenant sur ton Insta. Bah écoute, euh... tu sais quoi, ça changera des 6 jours de retard que tu me mets d'habitude. <rire> On va la mettre maintenant. allez La semaine go... prochaine, nos invités Big Flo pour fêter la sortie de l'album. C'est pas grave. Ah non, c'est pas grave, grave, ça me <rire> fait plaisir. <rire> C'est dommage. C'était la dernière beau, fois. Pauline oui, on va pas et faire pas toute la chanson. Ils seront nos invités la semaine prochaine, on fera une belle fête pour fêter la sortie de l'album. Tu comprendras tard, Mais on est plus tard. Elle est très bien cette bibure ça Vous avez vu la, la tête de de David Cette oui. bouteille. Je vais la vendre. Ça bouteille. Je vais sa bouteille. Ça bouteille elle oh, a mis sa bouche dessus. Oui oui, oh. bah, ça ferait un peu vilard, regarde là quand même voilà. <rire> Mico, Mico. Oui, oui je pense que vis-à-vis -vis du public, ne les regarde pas, on peut tirer un petit 100 euros de cette botte, Je pense Il y a son ADN, hein, je dis ça et Elle a mis à prix 100 € elle a mis sa bouche sur le goulot. On peut la cloner. Je prends du cash. <rire> oui, tu as tu... Comment Tu as combien sur toi j'ai une photo d'elle on continue les, les enchères on vient pour une bouteille d'eau de allez on va faire un point on va revenir sur un truc un peu plus sérieux mais qui intéresse tout le monde que vous soyez jeune, vieux les manifestations des gilets jaunes concernent tout le monde d'abord ce que ça ouais. concerne votre pouvoir d'achat ça concerne votre vie et puis si vous n'aimez pas ce mouvement de toute façon ça vous concerne obligatoirement puisque il y a des blocages de ronds-points il y a des blocages de routes donc Quelque part vous êtes tous plus ou moins concernés Absolument. sauf si vous avez décidé de ne jamais prendre des sens de votre vie vous n'avez pas de voiture vous ne sortez pas de chez vous non. effectivement là ça vous passe comme miko pas pas pas. miko gilet jaune bleu blanc rouge on peu importe la couleur ça ne le concerne pas il fait 300 mètres pour aller Je... bosser il rentre chez lui donc euh... de... tu viens de me décrire bah, en fait donc, pyramide, tant qu'il y a pas, pas, pas les gilets jaunes dans les jeux de PS4 ça ne le concerne pas <rire> le jour il y aura un gilet jaune qui va arriver qui va dire pose ta manette, manette on est tous concernés on fait un bisou à Mathilde qui est avec nous de Charente en tous les jours on fait un petit l'émission sur énergie. Bonjour tout que... l'équipe. Bonjour. Toute bonjour. bonjour. Salut. Salut Mathilde. Comment ça va ma belle Est-ce que tu, tu fais partie des Gilets jaunes ou pas Ah oui, depuis bah, on s'était déjà eu au téléphone lundi. Oui, bah on voulait, mais on voulait prendre un point. Voilà. Comment ça va C'était en, en Charente. C'était pas en Charente Charente maritime. Très, voilà. c'est ça. On s'en souvient. Et alors raconte-moi un peu, on en est où depuis, enfin, depuis lundi et euh, eh bien, on a un petit peu changé euh, notre fusil d'épaule, à savoir euh, on faisait que de la filtration et bloquer les stations. Là, on est aussi à ouvrir euh, les, les péages gratuits. Ah on, on les péages gratuits. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est bien, ça. Parce que l'argent rentre pas, donc ça agace. Ouais. Là, ça va faire Et ça euh, n'embête pas euh, les gens. Ouais. Voilà, ouais. on cache aussi les radars. Ah euh, Mais calme euh, Mais voilà Ça n'est pas moi qui parle, mais que de bonnes idées. Ah <rire> Non, parce que autant il autant, faut pas dégrader, non. mais cacher avec un tissu, bon, un carton, ça ne dégrade pas. Oui Avec un gilet jaune. Voilà, ah, bah, oui. Oui, oui. comme ça le radar lui aussi, il il quelque jaune. part il est jaune. Euh, voilà et Alors ça se passe comment Est-ce que vous sentez que les gens s'ennuient un peu et laissent tomber le mouvement Ou vous pensez que progressivement les gens se sentent toujours concernés que comme ça ne bouge pas, ils sont toujours motivés Ils sont toujours motivés, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, euh, des personnes je pense qui au début croyaient que ça n'allait pas fonctionner, en tout cas que ça n'allait pas mobiliser autant de monde ouais. et là euh, finalement ils se rendent compte qu'on est toujours là, toujours présent donc ils nous rejoignent bien C'est très bien, bien ça, ça prend de l'enfer De votre côté vous êtes combien euh, Alors quand on est un petit, sur une journée je dirais que comme il y en a qui, qui viennent pendant leur temps de pause, par rapport à leur travail ou... Euh, ou après leur travail ou avant leur travail, c'est difficile de dire exactement non, mais euh, je pense qu'on mobilise entre 200 ou 300 personnes ah par oui, Alors et, et euh, samedi alors vous faites quoi Alors euh, on n'a pas le droit de tout dévoiler. Non, <rire> mais ne le soleil pas tout. Et le tueur et <rire> Non non. Mais, ça. mais non, euh, je vous demande pas non, je vous demande pas où on vous va allez. Vous êtes un tacticien géant. D'accord, oh, cool. Un géant. Oui mais où voilà. ça et on avisera sur place en fonction du nombre de participants sur les différentes opérations qu'on va mettre en place. D'accord. Je te fais Et qu'est-ce que tu penses des images qu'on voit dans les chaînes d'information où on passe des on fait passer un peu des fois les gilets jaunes pour des casseurs ou, ou pour des gens qui vont trop loin avec des titres chocs, ouais. euh, dépassés par les événements etc. cetera Vous réagissez comment vous enfin, je pense que dans les gilets jaunes, il y a deux flux, il y a un flux qui est plutôt effectivement qui a envie de euh, que ça que ça durcisse un petit peu le mouvement dans le sens où euh, Ils veulent se faire entendre et ils pensent qu'en bloquant euh, davantage, ça va peut-être avoir un impact plus rapide. Et il y en a d'autres euh, qui, comme nous, euh, pensent que euh, effectivement euh, on veut plutôt rassembler du monde autour de nous, fédérer la population à notre mouvement pour se faire entendre de cette manière-là. Bisous Mathilde, fais attention à toi, couvre-toi, il fait froid de Je voulais juste dire un, oui. dernier, un dernier mot, si c'est possible. Bien sûr. Euh, que j'adresse à notre serre-président et à ses ministres, Nous vous avons compris On garde le cap Ah bah pareil ah ouais, ah ouais, joué. Voilà. Bien joué, bien joué. Ouais. Ah bah, Si tout le monde garde le cap On est pas dans la merde ah. Ah, Ça va durer longtemps Moi je vais m'habiller en jaune Le Père Noël est jaune Ça n'est joli tout de suite bien sûr. Ah, Le Père Noël il a un gilet jaune C est C est le Ah oui bah, lui aussi Je t'embrasse Mathilde. Mathilde On a Romain Sénémarne On va passer vite fait par Romain Romain comment oui. ça se passe Vous continuez le combat t en fais partie T'en fais pas partie T'aimes bien T'aimes pas Dis-nous tout Ouais bonsoir quoi. Alors Moi j'en fais partie depuis euh, samedi donc euh, c'est long tous les jours donc depuis samedi, samedi dimanche, lundi, mardi euh, nous on a fait plusieurs euh, actions donc on est en sud Seine-et-Marne il y a plusieurs groupes euh, nous notre groupe euh, samedi on a fait des blocages sur la route dimanche également on a continué et lundi effectivement on a commencé à changer nos aussi de stratégie parce qu'on a remarqué que euh, le but c'était pas de se mettre euh, à dos les citoyens, qu'au contraire on, on veut qu'ils viennent et pour venir nous on s'est demandé euh, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus nous ce qu'on voulait c'était euh, que ça touche l'état Donc on a commencé à faire les raffineries lundi, donc la raffinerie de Grand Puy. Lundi, on, on est resté toute la soirée, donc on était à peu près 200 tout soir, voilà soir des petits feux de bois pour se tenir chaud et on, et on a bloqué euh, l'entrée ouais, enfin, un petit de feu de raffinerie. bois à côté d'une raffinerie ça peut être dramatique oui. pensez-y Pensez Pensez les gars hein. Ah, euh, non, en je... fait c'était le but enfin, hein, normalement de... de faire exploser la raffinerie mais ça n'a pas marché malheureusement écoutez les gars j'ai trouvé des petites allumes j'ai trouvé le gaz vous prévu les merguez <rire> bon, ça en déconnant mais ils ont quand même ramené les pompiers pour nous éterner un feu qui était peut-être à 500 mètres quand même Non mais je dis pas sans déconner, non, ça, ça en garder... déconnant il faut pas faire un feu à côté d'une raffinerie. Non, ça non, non, le truc. Non, on a quand même une certaine distance et euh, voilà, il y avait quand même un gendarme qui était là pour nous encadrer. Ah, oui. Mardi du coup les CRS sont intervenus hein, donc comme disait euh, notre start, ministre de l'Intérieur qui effectivement il agirait. Donc euh, on s'est retrouvé, enfin euh, voilà, ouais, ils nous ont fait sortir et euh, du coup on a décidé qu'est-ce qu'on faisait et on a décidé donc nous aussi d'ouvrir les péages puisqu'on s'est dit que c'était beaucoup plus cool et que ça Voilà, que, ça, que ça rendrait heureux nos, nos chats concitoyens. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous comptez oui. faire comme la demoiselle avant, des petits pique-niques ou des choses comme ça Parce que moi, je trouve que ce qui m'a un peu fatigué la semaine dernière, c'est de prendre en otage des gens qui y sont pour rien. Maintenant, oui. si vous faites des trucs plus positifs Où des gens vont vous rejoindre Parce que bah, ils peuvent quand même amener leurs enfants à l'hôpital Ils peuvent quand même amener leur maman quelque part mmh. Et d'un seul coup, moi je trouve que c'est un peu plus sympa D'ouvrir au ouais. mouvement Avec un petit truc à la cool Je, je dis les merguez, j'exagère un peu mais pas si costaire, Non, je n'exagère pas, on mange les merguez depuis samedi Voilà, bah, vous allez prendre 20 kilos <rire> et les, Prenez taille au-dessus <rire> Mais euh, non, tu as extrêmement raison de dire euh, Justement ici Parce qu'effectivement, euh, je rejoins ce qu'a dit Mathilde de tout à l'heure il euh, y a deux types de gilets jaunes là qui pense que continuer tu blocage euh, c'est bien et non ce n'est pas bien justement euh, donc on essaie justement d'amener du positif donc ce soir on va faire une réunion pour savoir justement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va mettre en place c'est de convaincre ces dernières personnes qui veulent bloquer parce que ça n'est pas la solution on est comme vous on pense que voilà si on amène quelque chose d'un peu funky de sympa on va pouvoir attirer du monde et euh, vraiment voilà c'est aussi ça c'est les, les enfants qui ont peur aussi dans la voiture des fronts voyant des gilets jaunes oui, sûr, là, ça n'est pas ça ça n'est pas bah, je vous fais un peu bisous et c'est ce que les ministres appuient, notamment la télé. Comme tu as parlé de la télé tout à l'heure, c'est super important. Euh, on en a marre parce que on a l'impression qu'on ne nous montre que le que ce qui est noir. Et c'est pas du tout noir. Au contraire, euh, on et est jaune. très pacifique. Est et voilà, voilà jaune, on ne ouais. casse pas tout. Vraiment. Je te fais un Quand gros bisou. Je t'embrasse. Et, ouais, et, et Romain Oui Molo la merguez. Ouais. Et pas de petits feu du et, et on arrête de <rire> foutre des petits feux partout. On vérifie <rire> ce qui est à côté. La <rire> mise Romain, je t'embrasse, tout le monde dans ces démarches, des mecs qui vont manger des merguez. mets dans semaines. Mets ton gilet jaune en plus. Je vais faire une jambe, un buche, plus. À tout de suite, on est de retour avec le devine qui s'est sur énergie. J'arrive en place. Pour la soirée, faut regarder par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à... et l'équipe du Rico Cho vous y invite. Seul Rico possède l'étiquette il vous les offrent, ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invités au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show, ce soir, 20h sur Énergie. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé, avec des offres de dingue toute la semaine. Aujourd'hui seulement, devant ventes flash à moins 40%. Le parfum, la nuit trésor à la folie de Lancôme, 50ml. Et les crèmes hydra-essentielles de Clarins, 50ml. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous, et à demain, pour de nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Chez Nocibé.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 avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Gardez des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf C'est pas sérieux En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez Gratuit Une promo comme ça, faut pas la rater Alors profitez-en, c'est jusqu'au 1er décembre Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr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 What else Quoi d'autre Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois voire modalité complète sur Nespresso.com Chéri, tu me sers un café J'y qu'est-ce que tu as Je viens de voir un prix Black J Ah mais je comprends, ça coupe le souffle hein. Demain, c'est un Black J Pokémon chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur les jouets Pokémon de Bandai. C'est notre Black J de demain, seulement chez Jouet Club. Jouet Club nan nan nan nan nan. Voir conditions magasins.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 Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride et en plus faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota, offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié voir détails sur Toyota.fr. C'est le Black Friday chez Conforama. Et dès maintenant, venez profiter de 50 euros en bon d'achat des 250 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros sur tout le magasin C'est l'offre à ne pas rater pendant les 7 jours du Black Friday. Conforama, tu avant 26 novembre liste et conditions sur conforma.fr téléchargez le ply énergie gratuite sans abonnement avec 150 radios digitales énergie et music only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 Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, c'est Black Friday chez Kiabi c'est le Black Friday chez Kiabi. Pendant 6 jours seulement, profitez de moins 30% sur l'ensemble de nos collections. Exactement moins 30% sur des milliers d'articles en magasin et sur kiabi.com. Le Black Friday par Kiabi du 21 au 26 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Jiffy, Jiffy, tout le monde parle du Black Friday Jiffy, mais pourquoi Parce que le Black Friday Jiffy, c'est une centaine de produits à des prix complètement barrés. Par exemple, le vidéoprojecteur LED est à 69,90 euros au de 99,90 €. 69,90 € le vidéoprojecteur LED. On prend tout pour le Black Friday de Offre valable du 20 au 21 novembre sur articles repérés dans la limite des stocks disponibles. Des de génie. 5 jours de Black Friday. Vous en Alors pour vous, la hale invente les Black Black Days jusqu'au 25 novembre. 5 jours incroyables avec moins -70 sur votre deuxième article sur des milliers milliers de vêtements et de chaussures.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 4K UHD est à 349 euros au lieu de 649, soit 300 euros d'économie. Référence B5580 HD. Black Friday, vendredi fou, Galerie Lafayette. Pour 1 jour, 1 jour seulement, pas de fashion faux pas. Vendredi, c'est un total look noir qu'il faut le jouer. Vendredi, c'est le Black Friday aux Galeries Lafayette. Venez profiter d'une journée exceptionnelle à moins -20 en magasin et sur galerieslafayette.com. Hors point rouge, voir modalités sur le site en magasin.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 Ya veux exciter la coalition c'est comme ça la vie maman madi lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay, lay, lay. Danse, danse, venait mais surtout qui j'étais on avait peu mais on savait donné elle m'a toujours dit chez nous l laaccueil que tu es te laisse pas coloré beaucoup sont mort pour cette liberté ne sallie pas tout ce qu'on a sué mais surtout ne te fait pas marcher sur les pieds ma m'a dit le mot il lesvé les change laavais humanité c'est comme ça la vie oui on quoi le mandat à et et à apa héritier en ta vie entière à les aimer c'est comme ça la lui ma m'a dit la la la Viola Momma ça 17h 20h c'est quoi le hashtag de ce soir a cartonné sur twitter c'est quoi le hashtag place une gilet dans une chanson nous sommes numéro 2 tete france ça veut dire des tweets les plus tweeté. Juste derrière enfin, Jean enfin, Lassalle. <rire> <Jean> je ah, il risque pas d'y avoir un conflit avec un tweet de Jean Lassalle. Non. Parce que Donald Trump, c'est je vous, je ne vous aime pas, machin, vous êtes des menteurs. Jean Lassalle, il... même la traduction, ça je marche vous pas. Vous oh. Dans un instant, nous avons pris beaucoup de vos tweets. Je pourrais pas remercier tout le monde Mais ce qu'on va faire dans un instant C'est grâce aux auditeurs Place Gilet dans une chanson Nous allons chanter avec Jeff à la guitare oh. Nous avons sorti un quelques blague. chansons Où nous avons placé Gilet dans la chanson Je vous demanderai d'être extrêmement Adulgent indulgent Oui, oui d'accord oui. Parce que Jeff il a essayé Bon il est pas non, on a un problème de moi Voilà moi j'ai essayé Je suis pas voilà. Donc et nous deux réunis Ce sera pas fou oh. oh, <rire> Ce sera pas fou vous. Je vais vous lire des messages ensuite On aura le devine qui c'est Et si vous êtes en voiture Vous allez jouer avec nous Qui qui roule Il oui. y a quoi gagner ce touffe Une belle Nintendo Switch. Oui, oh, une belle Nintendo Switch. Oh oui. Parce que des fois, on en a offert des moches, mais ça allait très très belle. Très très belle. Si vous voulez la gagner, si euh, c'est quoi le numéro <rire> 0800 70 <rire> 42 nous 48. 0800 nous. 70 42 48. Vous nous laissez vous nous appelez, vous êtes en voiture, vous êtes avec les enfants à l'arrière. Je veux des enfants. Oui. Papa, maman, maman, maman, papa, papa. Je veux du... Débrouillez-vous. Papa tout seul, maman tout seul. Oui, mais bon, je préfère quand même la famille. Mais vraiment Vraiment, vraiment tu sais ah la famille euh, c'est saut de 2018 euh, ouais, la mode je lis quelques mails qui sont arrivés un peu partout, il y a des mails il y a des, il y a des messages sur tous les réseaux sociaux merci de nous suivre, Twitter, follow moi sur Twitter c'est Coé Officiel pour être informé de tout de tout ce qu'on fait Instagram, Coé Officiel aussi sur euh, Facebook c'est Coé Officiel, ce week-end nous serons pour le One à à Nantes, Nantes. Double, double représentation fois. Samedi je joue, je joue deux fois les amis du à 18h et à 20h Merci monsieur dame à votre bon coeur a... <rire> Un suppo, une orange pressée une... <rire> <rire> Allez ah, pas faire rigoler les gens voilà. Et ensuite euh, le 15 nous serons, au 15 décembre Ce sera Ça Rouen, rouen. Lille, puis ensuite il y a plein de dates qui arrivent euh, Puis Paris, surtout le 14 Venez bien. nous voir à Paris, les amis à Paris. La comédie de Paris, 14 Janvier J'ai toutes les dates je À la nuit, Genève, c'est le 9 février À la comédie de la gare Toulon au théâtre le Colbert Le 9 mars, Sable d'Olonne Le 16 mars, Compiègne, ensuite Borde Toulouse, Lyon, Faïence C'est à l'espace culturel de la scène c'est au mois de mai Ensuite on a le temps, Morge, etc Je vous dis des messages Allez ouais. Coé, j'ai un coup de gueule Ah non. C'est quoi cette connerie de hashtag Moi, depuis que je suis petit, on m'a appris que ce hashtag, ça s'appelait dièse. Oui, quand t'écoutes ton répondeur, on dit depuis sur dièse, pas sur hashtag Je t'écris ce message quand on en avec un pote, j'ai lancé le défi que je te contacterai pour en parler à la radio C'est fait, on va pas faire oh. une heure <rire> dessus Dièse mais... ou voilà. hashtag C'est vrai que les téléspectateurs de Michel Drucker, quand ils voient marquer vivement dimanche, ils lisent dièse vivement dimanche oui. Ils doivent prendre leur téléphone, ils font dièse yes, vivement dimanche <rire> Je comprends pas, j'ai appelé en Turquie euh, Message de Yohani, bonjour, je t'écoute tous les soirs, je vous adore trop Je voudrais passer un message pour tous les animaux qui dorment dehors. Et dans les spas, avec le froid qui arrive, les SPA, pardon. Les spas, les spas les SPA. <rire> les SPA. Ah, non, pas vrai. Oh, ces animaux dans les spa qui se font masser. Les bains oh, tu, tu le vois, le labrador, comme ça, dans le, dans le bain à remous, dans le jacuzzi ça Plus chaud euh, Plus froid euh, Non, dans les SPA, pardon. Avec <rire> le froid qui arrive, que les gens passent à faire des dons de couverture ou autre pour tous ces êtres qui demandent qu'à être aimés. Merci à tous. C'est vrai. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent dans les refuges et dans les SPA fait ta beau boulot message de Roxy si. je t'adore Koé j'adore ton équipe votre podcast vos podcasts sur YouTube ça fait un bien fou ça me remonte les morales quand ça va pas je pleure de rire devant vos vidéos je vous adore continuez de nous écouter sur un podcast hein. je sais qu'ils cartonne les podcasts ils sont euh, mis à la dispo dès, dès la fin de l'émission mm. quoi d'autre encore ah hier j'ai dit qu'on allait faire on allait Batmanu au, au au Laser, laser Game Batmanu a répondu Philo Sport tu as deux koé à perdre avant de nous affronter <rire> Alors Il dit là ça à toi, euh, c'est une déclaration de guerre là. concrètement. J'en ai bien l'impression. Mmh. On va le défoncer ils sont, là. Ils vont être mauvais, ils vont être, mauvais. être cool parce que je l'aime bien Manu mais je crois que je vais l'humilier. <rire> <rire> où je vais arracher sa batterie, on verra. Je vois ce que je vais faire. <rire> Cécile, euh, je vais pas vous mais je sais pas vous mais moi j'ai hâte de voir la partie de laser game entre l'équipe de Koey et l'équipe de Manu, comment il, le perdant à quoi On sait pas, on verra, Jeff, quoi qu'il se passe, tu mangeras, t'inquiète pas. <rire> oh, oh là, la cantine fermera pas. Il y a une vidéo de Jane qui a été mise sur le, le Twitter de Jane ou le Facebook de Jane, c'est quoi ça Le Twitter d'énergie. Twitter d'énergie où elle chante et il y a dit, non donc, elle est couché avec sa combi ou quoi <rire> Gentillesse. C'est vrai qu'elle a souvent la même. C'est vrai que... Bon, J'espère pour elle qu'il en a plusieurs fois là même Je pense qu'il qu ouais. euh, y en a plusieurs madame Il y en a un qui dit Madame Baptiste dans ton premier One Man Ça fait 20 fois que je le regarde, c'est toujours aussi drôle Gros bisou bisous et gros bisou merci beaucoup euh, C'est sur, euh, sur Netflix Si vous voulez voir mon premier One Man hein. Oui. De Fortnite Web Story qui dit Coé, tu peux faire une dédicace à ma chaîne YouTube Fortnite Web Story, non voilà. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore De David Taroz Qu'est-ce qu'il y a Coé euh, qui s'est fait piéger par la folie du skibidi. On va en bouffer pendant un petit bout de temps. Ah, il ah, y a des oui, risques, David. Wapapa, aïe, aïe, aïe, aïe. Et je vous prépare un truc. Je vous prépare un truc sur cette chanson. Moi, oh j'adore ce truc-là. Eh ah bah, t'as pas fini d'en bouffer. Ça, ah ah c'est ah viral, c'est dans le monde entier. Non, on on non. commence, là. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ah, le skibidi, skibidi. 70 les pa, pa, pa, pa. Ah, et ça se moque de moi Avec euh, les terres bitches et pipipip <rire> Et enfin Le message pas très fin du jour ah. Coé, dédicace du Havre Dans les bouchons, la merde C'est à cause de Martine, la mère de mon collègue Anthony Avec son gros cul, elle a tout bouché Voilà donc <rire> <rire> bon, C'est une, euh, une forme de dédicace vénère sympa. Dans un instant, il y aura le passé. devine qui sait Restez avec nous, plus le qui roule Et des cadeaux à gagner Ça change du gros bisou, je t'aime bébé. C'est ça. Ah, C'est dédicace un peu nouvelle. <rire> 17h à 20h, 18h c'est l'émission en public On va attaquer la dernière heure d'émission On est déjà dedans, j'ai rien vu passer J'ai même pas dit bonjour au public qui est très joli. Elles sont elles sont belles les fans de... De Bibi Quel est ton prénom mademoiselle Katelyn. Ça va Katelyn, Katelyn. D'où tu viens Katelyn C'est génial <rire> Bienvenue, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je travaille Tu fais travailler dans quoi Au jardin d'acclimatation Ah oh, trop oh bien Télébrasse Mais j'y vais régulièrement Qu'est-ce que tu fais là-bas Je opératrice Mais opératrice c'est-à-dire tu fais quoi Quel manège Quelle manège il ouais. euh, y a les chaises volantes. Les chaises ouais. volantes, ouais, les tout à fait. roquettes Ouais, les speed rockets, tout à fait. De l'horloge. Ouais, Jeff, il veut savoir si tu pilotes les donuts, c'est Ouais, goût, les churros, les churros. <rire> non, désolé, ouais, merde, pas. Pas. Tu pilotes pas les churros non. Ah bon, on passe à côté. Alors, il faudrait qu'elle nous fasse un petit appel promo. Allez, c'est parti, c'est oui, parti. Le le quoi, journais, sinon, la machine. <rire> on est pas qu'on est des forains pour l'appel promo. Si vous êtes forains, vous voulez jouer avec nous l'appel promo, vous avez des micros. oui. Contactez-nous, kohéatenergie.com co ouais. Ou sur mon Facebook, vous allez dans message les forins Alors, on a le prénom Vanessa Bienvenue Vanessa, ça va Oui, tu et toi euh, 94 D'accord, à côté, on y va Tiffen, salut Tiffen, bienvenue, allez on y va à côté On y va, c'est parti, Marie. salut Marie, il des filles C'est vrai qu'elles sont non, toutes jolies C'est, pardon Maroua Maroua oh, Salut Maroua côté... Maroual Non, Maroual, non Maroual, Maroual c'est dans le Nord, Maroua Ça <rire> ah y est, ça y est ah, Ça y est ah, ouais. ah, Elle ah, ah, t'a regardé, elle t'a jeté l'œil, mec Elle t'a dit tu as Maroual, ah, là, elle « tu m'as elle m'a jeté les yeux, non, là !« Tu m'as appelé Maroual, Maroual. moi ah, !» euh, À côté... Inès Ça va, Inès Ouais, ça va La demoiselle, à côté Chance oh. chance. chance Ah, c'est vrai, vrai. Oh, la chance C'est vrai, ça <rire> quelqu'un peut aller acheter un tacota, un truc à gratter Allô ah ah ah j'ai un... gratte la direct. Non, non j'ai pas, de ticket, je te gratte. Ouais, te... gratte, si gratte. Quelqu'un te... Est-ce te... que est quelqu'un peut aller me chercher un truc merd truc... et un truc facile hein, pas les trucs avec euh, si tu as trois télé, deux un bon non, on va faire mieux. Chance. Part avec Pierre. C'est toi qui va, les, qui va choisir Je vais donner les sous C'est toi qui va y choisir Il n'y a pas un jeu numéro euh, Chance Mais habille-toi d'abord Parce que ouais, tu vas mourir Tu vas mauvais. Mauvais. <rire> Parce que T'es globalement nu Depuis combien de temps euh, <rire> Chance Parce que Elle vient de se lever Elle n'a pas Elle n'est très vêtue Elle n'est pas très vêtue vêtu, vêtu, ouais. Il manque des bandes de vêtements C'est pas l'été quoi Chance Pierre tu as les sous oui. T'en veux sinon j'en ai oui, oui donne Je t'en donnais Je t'en donnais Voilà Alors donc Chance C'est toi qui choisis D'accord Non non Pour 20 20 pour 20 euros € D'accord Ah ouais, non. carrément. Allez, banco ah ouais. parce que ça banque illico mec. Et ah ouais. pas que des banques. Euh, non, mais des trucs faciles. Allez, non, des, des des Allez, on part avec Pierre. Et Pierre Tu as choisi. Pierre. Allez, Pierre. Sage. Non. Sage. il va tenter ah ouais, quelque chose. Grave, ouais. bon. Chance. Laisse toi, c'est Pierre, fais gaffe quand même. Et euh, coucou. <rire> si ça se trouve son nom de famille, c'est mauvaise. <rire> mauvaise chance. On revient. Pad. <rire> Pad, de... <rire> pas, pas, pas, pas de chance. Je dois vous dire, mon prénom c'est Pad. Tapi. Mes enfants ne mangeront pas ce soir Et le garçon, tu ne demandes pas son prénom Non, non. <rire> Quel est ton prénom mon ami Koussila C'est ta seule chance C'est de la famille C'est une, une, une, une pote Elle porte chance ou pas réellement -moi. Ouais, Vraiment, vraiment ouais. Putain, On va de, tous devenir riche Si on gagne une grosse somme, je partage avec le public Moteur Alors, je vous dis, peu importe ce qu'on gagnera, je le partagerai avec le public. Et nous, Car, et nous. Si on a une petite de 2 euros et eh ben je partagerai. Ça <rire> va être une galère mais je vais partager. On fait un petit devin qui c'est Allez, le qui qui roule dépêchez-vous, vous êtes en famille en voiture, il y a quoi gagner stouf <rire> Nintendo Switch toujours. Une Nintendo Switch, mais je n'ai aucune mémoire. <rire> aucune mémoire. Je sais. Moi je sais, je ouais, sais, je sais. moi si un jour j'étais Pernodel, qu'est-ce qu que j'ai eu qu'à Pernodel ou je sais pas. <rire> tu, tu en prends. Ça doit être toi. On appelle Georges. On a de la Michel, sinon on a de la Huquette. Ah, on a de la Huquette, la Huquette c'est principe du devine qui sait on lui dit juste devine qui sait et globalement ils peuvent nous prendre pour quelqu'un de la famille. J'aime bien cette émission, on va tous devenir riches. <rire> Quel bonheur. <Ça> <rire> bonjour. Oh. allez, ouais. ouais, on a pas de chance. Je m'appelle petite chance. Allez, plus la chance. <rire> plus la chance. Allô Huguette Oui. C'est Huguette, bonjour Huguette. Devine qui sait C'est pas. Oh ah ben dis donc, tu as pas... tu cherches pas Hein Non. Non. Tu es de mauvais poil Tu un truc non. qui va pas Oui, tu de mauvais poil. Tu es de mauvais poil, là. Tu souris pas, tu es Qu'est-ce qui se passe Tu as fait le gilet jaune Tu as pris froid Qu'est-ce qui se passe Oui, ben annoncez qui vous êtes. Oui, bah c'est trouvé aussi, réfléchis. Oh, ce que tu es désagréable. On le disait dans la famille hein. on dit Huguette, on peut plus la blérer. Tellement elle est désagréable. On dit dans la famille, hein, on le dit, t'étonne pas si on t'appelle pas souvent. Hein. Ah non mais... Non ah, mais non. Huguette, non mais voilà Huguette, la dernière fois tu disais pourquoi il m'appelle pas. Parce que tu es désagréable Huguette. Regarde. Tu vois, pas un mot gentil depuis tout à l'heure. De... Huguette Oui Bon je suis de la famille. Ah bon Voilà, ça continue, joie de vivre. Pas facile Huguette, j'essaie de créer un contact, j'essaie de créer de l'amitié, j'essaie de rappeler... Tu me mets un mur. Riguette Oui Elle Parle. Non, bah, écoutez, je vais raccrocher. Oui. Ce n'est pas grave. Au revoir. Eh bien, ce n'est pas plus mal. <rire> <rire> <rire> Au revoir, Riguette. <rire> Ah oh, non, non, non, non fais une autre du de fait, j'ai une autre Guette. D'accord. est qu tu mettre quoi Les Beaches. Et bon, on va le <rire> qui le lancera les Leather Beaches. Ah si on à faire lancer les Beaches par Huguette qu'on ne connaît pas <rire> C'est le plus fort. Là, il faudra qu'elle décroche. Oui, bon ça va. Allô Allô Oui. Bonjour Huguette, Devin qui C'est pas Devin, la famille qui appelle. C'est Aucune idée. Ah oh, bah si la famille, qui ça peut être Ouais, il y en a. Bah oui, bah oui, la famille directe, qui ça peut être Je sais pas. Tu sais pas, tu ne cherches pas non plus Euh non, j'ai pas d'idée. Eh bah vous êtes tous décidé de me pourrir cette séquence ce soir en fait, c'est les Huguettes. Vous vous êtes appelés, vous avez fait un groupe Facebook Hein Huguettes. Huguette tu, Huguette, tu peux me faire plaisir On parle. Tu peux me faire plaisir Non. Merci, Huguette. Bon, c'était ah, voilà. pas la soirée des Huguettes. Ça a l'hérité c'est ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, pas ta copine. Non ah, ah, ah, t as, t as besoin ah, de quelque non. chose N'appelle pas Huguette. Non. Voilà. Non, non. Vous, non. vous en connaissez une désagréable, aussi. Hashtag balance ta Huguette. Viens, je suis rien n'est réveillé. Merci, Prince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 is <laughs> la meilleure boulangerie qui est sortie, c'est ça, ça On a le nom, fait. on a tous nous aurons la famille Martin qui va jouer avec nous ah. Qui va jouer au Kiki Roule, dans un instant vous bougez pas la famille Martin Ouais non. Ne bougez pas et la chanson sont les gilets jaunes Partez à New York Faire une fête incroyable Avec la star énergie David Guetta, Guetta. C'est David Guetta, écoutez énergie Toute la, Toute, la Toute la journée Dès que vous entendez le double hit énergie Avec deux titres de David Guetta à la suite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 Black Friday et vendredi noir. Vos condition sur cediscount.com. Télécharger le Play Energy gratuite sans abonnement pour écouter la playlist énergie. Energy. Energy it's music only. Et si nous avions tous la peau fragile Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Réalba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exomega Control. C'est pour toutes les peaux sèches Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exomega Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma Mieux dans sa peau, même fragile En pharmacie et parapharmacie L'instant d'Arti Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine Oui Eh ben j'ai peut-être une idée C'est le Black Friday chez darty Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable fort classe A+, est à 349 euros au lieu de 599, soit 250 euros d'économie Darti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 Pour un jour, un jour seulement, pas de fashion faux pas. Vendredi, c'est un total look noir qu'il faut le jouer. Vendredi, c'est le Black Friday aux Galerie Lafayette. Venez profiter d'une journée exceptionnelle à moins 20% en magasin et sur galerielafayette.com, hors point rouge, voire modalité sur le site et en magasin. Galerie Lafayette, Galerie Lafayette, Toyota.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 Toyota. Offre aux non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié, voir détails sur toyota.fr. Pour le Black Friday chez xina c'est moins 50% sur une sélection de produits. xina meilleure chaîne de magasins xina. de l'année dans la catégorie cuisine. Ixina. Boire conditions au magasin. Qu'est-ce que j'irais près de moi Qu qui le donne à le ludis je n'en vourait pas Et disent que pour tenir un coup faut l'entretenir tous les jours.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 Mes frères ont à dire quand je t'entends près de moi qui a donné d'autre le, le parler je n'en voudrais pas. notre amour est la seule vérité nos enfants donneront l'asile envie d'avoir des enfants mais tu main dans la main vieux et on se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des cloques déchirées. À danser au milieu du salon tu t'as dans deux heures. les yeux imbibbé d'alcool, déguiseurs en chopper. Quand tu te mainrais à mes blagues les plus nuls. Quand on se donnait des surnoms ridicules, on dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi, parce que plus je te connais et plus je me sens béni, assez béni pour t'emmener à l'église, tu auprès trou les trucs où l'amour nous sépare, on va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce que il que ça qui compte On dormira en pile et comme des maxis monstres Je veux enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions sans à mes côtés quest que j'ai De nous arrivés de nous rejoindre, Chance qui est une auditrice était partie. Oui, la Chance était partie, oui. mais la Chance est revenue. Ah en précise. Oui, oui, oui. son prénom. Alors tu, tu tu veux pas la porter Comme ça tu porteras la Chance. Ah, il t'a piqué ta vanne. D'où quand oh. L'antenne c'est maintenant. Hein. Oh là là. là, là ah, faire la vanne. Ouais, c'est voilà. ouais, pardon pendant la pub ça, ça, y va y va va chance. ça va Chance, Redis -nous. Redis -nous. Redis -nous. où est-ce que tu habites j'habite à Paris. D'accord. Et je m'habille très peu. Ah là, ah là. Et j'ai souvent chaud. Alors, c'est elle qui a, a acheté les tickets, c'est elle qui les a choisi. Pierre, vous me vous me confirmez Oui. D'accord. Allez, on va voir si tu <rire> tu portes bien ton prénom. Ah là là, la pression. ce que je fais là Non, ah. qu'est-ce que tu fais Je souris à la chance. Je souris à la chance. <rire> bon, on va tout Alors, faire. Va va... Les faire. J'espère ouais. que tu es audacieux. Je... Pourquoi De La chance audacieux <rire> C'est c'est vrai, vrai. Ah, Attention, on y va On y va Oui, bah oui Allez Je gratte là, le gain en bas, c'est ça Et ensuite, il faut que j'ai les ballons On fait un goal Ah, un goal ah, Ça on... marche comment moi, Je ne sais pas, déjà j'ai une somme qui apparaît Je comprends rien du tout C'est écrit, le... écrit le règlement Ça doit être deux sommes identiques rat... dans les ballons Non, c'est pas ça Non, j'ai n'ai pas gratté le bon truc oh. Il <rire> gratter le gain Il gratté nul si d'y couvert Il y foutu Je crois oh. que oh, j'ai beau gratter le gain ouais, Bon les gars, on y va, on enchaîne Chance à choisir pour le premier Pour le premier, nous avons... Rien, allez, on enchaîne Gain, on joue pour... Pour... 4 euros Wow <rire> 4 Donc faut il faut qu'il y 2 fois 4 euros, euros divisé par 30 personnes Ça fait du festival hein. Alors Voilà, ah, attention Que là allez, on y va ah. On joue pour à nouveau 10 euros Ah, 10 euros Et les gens qui deviennent riches avec ces jeux ou... Ouais, non. ça arrive Ça arrive ça ça rien arrive Rien Pas en France, mais ça arrive Ça arrive On joue là. pour 400 euros. Oh oh oh par ouais, trop, autant ça dire qu'il y aura rien. <rire> On l'entend avec ses pieds. C'est <rire> ah, Et alors Je ne triche pas. <rire> elle, elle, elle <rire> <premier défi. rire> perdu les 400 boules. Ça fait chier. Oh, oh. Je me voyais déjà en train de partager 400 euros avec le public. Là, ça avait de la gueule. Ah oui, vous aussi vous faites la gueule ah, oui. C'est quoi, c'est le dernier ticket ou il en a en encore le dernier, mais attendez, après j'attaque les bons coups Ah, il y a des, <rire> des bons ah coups 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros Que dalle Chance Vérifie quand oui. même Il faut que ce chance qui gratte Ah là là Ah, les c'est fou Quoi Il ah. y a chance, il y a Jeff et Bordas Et alors Une chance, oui. deux cocus <rire> C'est ouf quoi. De n'importe quoi Pourquoi tu dis ça <rire> ouais, ah, bien, ah. Les gars, Attends, j si j enfin, on fait un bon coup, on attaque là, allez on y va Je on crois que t'as une chance au grattage et deux chances au tirage Non, non, non, non Non, fallait pas ça On voulait éviter qu'un zéro euro Il a pas entendu eh ben, Allez, bonne chance hein. aussi eh ben... Allez, zéro ah euro ah, Arrête, y'a une chance qui est mal là. Allez, zéro euro Toi, c'est la dernière fois ah, Ça va être de sa faute ah, Dernière fois, le public, de toute façon, ne va pas te rasseoir, ils te monissent ah, Ils voyaient déjà riches Ils vont la juger quand elle va se rassurer. Allez, allez les bancos, on y va ah, Allez, on attaque le fétiche. Allez, on y le fétiche. aussi Ouais, comment ça marche les fétiches Il faut qu'il ait le numéro 3 et la somme, c'est ça ouais. Oui, c'est ça. Quel mais quelle Mais qu'est-ce qu'on se fait de niquer dans ces trucs là <rire> Reste pas à côté alors de Toto. Ouais, rien du tout. Il va te faire mal chance. chance. Ouais. Dans un instant, que... j'ai la famille bah, oui. Martin qui va jouer. Bella aussi. Il y a un gagnant Bah tu gagné 1 €, tu as gagné 5 €. Arrête. Mais alors... 6 € là, de où tu pas gagné Oui, mais c'est pas minoulette. <rire> 200 que euros en Tu fait. es sérieux Combien on Et est des... là Tu as 6 euros en tout là Vérifier tout ce qui est acheté ouais. 6 euros divisé par tout le public Ça va être un festival <rire> voilà, Vous savez quoi Alors là Après offrir 10000 000 euros Chez Manu 10000 000 euros chez nous le soir 6 euros à 19h30 <rire> Ça fait 0,2 centimes Merci pour ce Merci. Ah, ah, Je précise je précise Et là j'ai gagné quoi 2 euros 1 euro et 16 € je regarde euh, vérifie tous ces tickets quand je même ouais, j'ai ouais, l'impression qu que la, la chance a tourné attends y tourne, tourne tourne sur toi même pierre vérifie tout applaudissez <rire> chance. chance la famille martin est dans sa voiture va jouer qui qui roule comment ça va les martin ça, ça va, va bien Salut. on Salut. est en pleine forme j'espère que vous aussi dans un instant nous aurons place gilet dans une chanson nous allons chanter avec que des, des tweets que nous ont envoyé les auditeurs le tweet cartonne ce soir nous avons jérémy le papa ça va jérémy Ça va, quoi ça va très bien, nous avons Sandra, la maman. Oui, salut Salut, nous avons Cédric qui a 10 ans. Ça va, Cédric Oui, ça va. Tu es en pleine forme Oui, je me sens très bien. Eh ben, moi aussi. <rire> ah ben, non, mais, euh, oui, je je t'en veux ça, savoir. Parce qu'en même temps, je fais un état de santé. Tu ne tousses pas Tu n'as pas le nez qui coule Pas de rhume Non. et eh bien, tu n'es pas malade. Tu iras à l'école demain. Euh, <rire> vous habitez où, la famille Martin Vous êtes où, là À Ville Perdue, à côté de Tours. Ça fait <rire> rêver, On ne cherche ah, pas à fait. Ville Perdue. C'est celui qu'on cherche pas. Ville Perdue, ça s'appelle Ville Perdue Oui, pour faire vrai, oui. Ah, euh, à limite, Pain perdu ça fait kiffer, ouais. ouais. ouais. ouais, si. c'est le nom notre boulangerie. Hein. Ah, vous avez une boulangerie qui s'appelle Pain ouais. perdu à Ville Perdue ouais super ça alors voici <rire> la question pour le papa quel est le score du match de l'équipe de France de foot hier je rappelle qu'on joue pour quoi Stouff une Nintendo Switch 1-0 ah. évidemment 1-0 avec, euh, avec Giroud à la 30ème minute bah, bah, voilà. oh. Vous voyez, comme quoi tout le monde chie sur Giroud mais quand Giroud il met un but tout le monde l'aime bien Giroud ouais. Mais c'est rien, il est pas mauvais hein. Il est ah, là, pas là, là, mauvais, Giroud, je sais pas pourquoi il a un, un truc antipathique Où les gens ne l'aiment pas C'est son ça. karma qui est pas. Mais je le trouve génial. très sympa moi Giroud. Enfin, on a l'impression qu'il y en a que pour Mbappé ah ouais. Huawei, là, bah, Mbappé c'est quand même euh, voilà, c'est ah, un mais... niveau. Oui mais Giroud, l'impression qu'il y a un anti Giroud alors qu'il est pas Mais Giroud en Coupe du monde, il ah. nous a pas non. mis beaucoup plus C'est pour ça. Il a été décisif sur certaines balles mais pas à fou Égo, pas, pas pas d'abus Nous avons je te rappelle mon petit Cédric que si maman a la bonne réponse et toi tu as la bonne réponse vous gagnez la Nintendo. Très bien. Je sais, ça serait bien. Il est il très calme cet enfant hein. <rire> enfin, examiner, il est presque On trop calme. très bien, je me sens parfaitement bien. Petit adulte. Ah, tu seras vénéré plus tard. Allez, attention, deuxième question. Je suis ravi. Question pour la maman, qui présente oui. l'amour est dans le pré Bah, Carine le marchand, bien le marchand bah, wow. voilà, très bien, c'est fait. Question pour mon petit Cédric Cédric, si tu as la bonne réponse Vous avez la Nintendo Switch assurément mort Cela me sierre certes Ça va parfaitement aux couleurs de ma chambre Divertissons-nous, allons-y Tu es prêt tu Ne les écoute pas Tu es prêt ou pas, Cédric Je suis prêt Je suis toutouille Vous êtes sûr qu'il a 10 ans, ce temps Oui, oui, il parle très bien Je suis prêt Attention ah, bien, truc, tu, tu kiffes la vie sinon euh... Cédric, tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu es en forme J'apprécie, j'apprécie Moultement divertissante <rire> ah oui, la... la vie porte ses lots de tracas Mais cela <rire> va de soi que ce n'est que passager <rire> Allez, on arrête de charrier Cédric, voici la question Qui chante jour 1 jour... Louane Es-tu sûr de ta réponse Grand Dieu et, si et si et si c'est la bonne réponse, que gagnes-tu Une Nintendo Switch. C'est gagné Bravo ouais. Ouais. La famille Martin a vite perdu de la boulangerie Le ouais. Pain Perdu. Vous gagnez la Nintendo Switch si personne ne l'a perdu dans les couloirs. <rire> je suis vous perds, je <rire> vous fais un gros bisou, je vous embrasse fort. Ouais, merci beaucoup. Merci, toi, merci. Salut, bisous. Salut, à très très bonne soirée, Cédric. Merci. Comme d'habitude, Louis de Folie, coucher 20h30 Bien à vous cordialement. cordialement Cédric, cordialement À très bientôt Il, ah, il y a ans, toi, il ouais. parlez, parlez pas comme ça, disons bon. ah, J'ai un mandat, je parle pas comme ça Qu'est-ce qu qu'on écoute euh, La BO de oui, A Born pas, Tell me something good. Are you happy in this modern world Is there something else you' searching for? I'll fall in. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I feel myself. ta t'arrêter un peu net quand même et ça fait un peu magnéto hein co et co, co, co <rire> la semaine prochaine big floyoli sur là tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas big floyoli la semaine prochaine pour la sortie ça de l'album puis si on testé maintenant les chansons oh. avec oh oui. puisque vous avez été nombreux vous nous avez mis deuxième position de tête France ça ouais. continue d'arriver avec le hashtag monsieur bordas place gilet dans une chanson voilà place gilet dans une chanson c'est <rire> pas euh... qu'est-ce qui a Non, rien, c'est bien. Bah, c'est le moment de Jeff, donc Et il bien angoisse. Mets-toi en position J'aime pas, je sais pas, ça. on a pas non, travaillé, mais vous pas. Non, mais je veux expliquer ce qui se passe. Oui. Donc on a pris les hashtags des auditeurs. Oui. Les hashtags des auditeurs, on les a mis, les uns après les autres, on s'est dit "Tiens, ça ce serait marrant" Etc avec placer gilet dans une chanson. Bon, une chanson. Oh bah, je au gilet jaune évidemment. Oui, Et Jeff tout à l'heure il fait "Non, non, mais non, je peux pas faire m'entraîner, ça, je n'ai pas joué." Mais non, non mais ça sûr, je la connais pas. Mais tu t'entraînes fort en Jeff. Jeff, tu vas Jeff, tu vas certainement te planter. Ça va être inaudible. un peu Jeff, fort quand même. mais c'est Tu sais quoi Derrière toi, il y a chance. <rire> ouais bah elle bon. a tout la elle m'a fait à euh, toupomée, 20 euros de trucs, on a récolté 7 euros Chance, j'en suis reparti avec 7 euros C'est bien. C'est bien. bien, quand même. Oh, c'est enfin, pas sur mal. 20. Sur revends. Oui, mais ça va. Oui, surtout non, que c'est intéressant, c'est que c'est moi qui paye les 20, c'est elle qui gagne les 7. c'est voilà, bon, bien. Ça va, attention donc, <rire> de l'autre côté. Ouais. Oh, donc le temps que Coï s'installe. Et mais arrêtez de râler les gars. Faut le tour. Donc après Corey et Bibi Riksa, on a Corey ouais. et, et Jeff et Riksa et, et, et Jeff Je m'entends pas, je m'entends si. trop Je peux avoir moins de médium, plus de basse, merci Tu peux régler ton... Comment Tu peux tu le régler ouais. Mais je sais que je peux régler mon casque T'avais je... oui, pas l'air de savoir ah C'est de mauvaise foi mec Ça va Ok, hello, I'm Corey, voici les messages des auditeurs Avec que le mot gilet dans des chansons, d'accord Je vais oh, bien chanter, il y en a que je connais pas. Est-ce que vous avez répété avant Pas, pas, pas ah, tellement. Non, oui, oui, oui, oui non. Oui. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'il y a en se en Demande si le public est chaud quand même avant que tu le est Est-ce que le public est ce soir ah, Il a l'air chaud, il a l'air chaud. Apparemment oui. Et on est en direct dans toute la France oui. oui. Oh shit. Il ah, va ah, ah, ah, ah, ah, Place gilet dans une chanson. <rire> Allez, c'est parti. J'irai ou tue. Oh non non bah, pas non. Faut des des fautes. C'est un jour, un jour, c'est un... toi. Ah, c'est toi, euh, c'est ta, euh, ta, ta faute. Faut ton ma ton magas magas ta chance, touche le la paule là, touche l'épaule. Voilà. Mais non, regarde. J'irai ou tue. Mon pé sera à toi. J'irai ou tue, quand tu vas la passe, mon pé à toi. On est l'autre. Allez, deuxième. J'il est au bout de mes rêves hey ouais Tout au bout de mes rêves J'il au bout de mes rêves Où la raison s'achète Tout au bout de mes rêves Tout le monde est, Chine est au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves La bonne raison s'achète Qu'est-ce que tout au bout de mes rêves ah, je... ah. Ah. Allez, troisième la morceau J'en s'en bu, on y va allez, oh, allez. La voix est plus aiguë j'ai les bien faire uh, uh, uh, uh, un tour du côté de chez soi pour voir ma première amoure qui C'est pas la bonne tonalité. Et bah c'est toi qui as pas la bonne tonalité. J'irai bien. Euh, J'irai. Non, moi, non, non, non. Moi, je me mettrai pas sur toi. Tu es où toi Hein ah. Ça je me mettrai sur toi, mais même sous la contrainte mec, il y a une guerre, je me mettrai pas sur toi. Tu préfères qu'il se mette sur le toi je vais pas mettre sur lui, Je ah. veux plus t'entendre. Tu tu les vieux tu me il pètes. refaire un tour du côté chez soi. Pour voir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Alors, ça, tu joues chère. pas à me tu dis que c'est moi, t'es gonflé ouais. toi quoi. Sans <rire> déconner quoi Claudio Capéo eh ouais, Tu laisse Claudio tranquille Il est comme ça, il dit que c'est moins après Il a rien Attends. fait Claudio oh, il, a ah, rien fait. Ah, il a besoin pas quand, quand même Et qui joue bien, il fait 25 fois ce temps depuis tout à l'heure Allez et Oh écoute, là, Mario et Pipo quoi. Non, Mais c'est <rire> où Turner et Outsch Bon je continue Voilà je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits J'y l'ai mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire J'y l'ai mourir On la tient celle-là, on la tient Attention, celle-là va être un peu plus dure regarde il est perdu On continue la chanson avec les gilets, c'est parti C'est vrai J'y vais à New York avec toi Toutes les nuits déconner Et avoir aucun film En entier, ça va toi Avoir la vie partagée Taille à des T'es prêt de souffle Verser par le de l'air conditionné Dormir dans un hôtel des l'allaises Je ne connais pas connais du côté voir <rire> leur corps se serrer, serrer. <rire> leur cœur se vider il a chanté ça, vraiment Oui, c'est j'ai les laves rien tient rien c'est toujours faux toujours faux j'ai maintenant je vais faire plus simple on y va c'est oh oh oh j'ai les mou j'ai les mou j'ai les laves ou la va bois j'ai les jaunes j'ai jaunes j'ai les mou j'ai les mou j'ai les laves ou la va bois j'ai les mou J'en ai marre, continue, continue que tu dis. Je l'ai vraiment, je l'ai vraiment, je vraiment la la la la la. la la la la. Elle est pas cordée. Tu joues comme une merde. Tu joues comme minime, tu joues dans le métro, il ferme la rame. Arrête mais moi de la réverbe Tu mets de la réverbe J'ai de la réverbe, Mathieu ouais Une belle réverbe Ouais Il est venu le temps des cathédrales Le monde dans un nouveau millénaire Tu continues Ouais euh, Ouais Non à capela J'ai voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Ah Chanson de poète gilles... non. Ah non, ah non. Si. non Non, non, euh, la fais pas J'ai des qui colle J'ai des bonbons qui font les bons J'ai des qui colle dans non, son son de l'Avignon Viens avec moi dans la clairière Tu ne de quoi elle si Tu montes jusqu'au grenier Tu pourras la rire Et je sois ce qu'on dit des farandoles qui collent <rire> hey. Attention, j'en ai un dernier oh, oui, Le dernier, il est beau Tout le monde va pouvoir chanter avec moi Il est où le où Il est là Il où Il est là, il est Il est là Il est où le bonheur Il où, est où, est où Il est là Il est là, il est là Il est là <rire> Bravo, surtout Jeff hein. Comme une merde ah une Comme histoire. une merde, t'as tout fait T'es tout fait Está tú para. Yo rés, ¿eh? No, me sé él, yo rés. Imaginate el combo, él me como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito, bien su al besito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí, rumba. What oh oh. Hay oh, oh. music, hay flow. Baila me como si fuera No sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí. Taquita aquí, un besito aquí. Un naki. Puri como nanas aquí. Prende los motores, caguas aquí. En la Jenny llegaron los aquí. No le va el puriso, ves sale de tu traje, nos trajo cuanticito para que le den no Es que yo me sé lo que crees que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene pleonaje. El puriso ves sale de tu traje. Si fuera la última vez, Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh To oh, oh. your Careful when you come through my, my body already know how to play work it, keep it tight everyday And I, I, I, know you need a taste And Start blow out your candles have a 20 c'est le rico sur énergie tous les jours nous sommes là de 17h jusqu'à 20h il y a eu 10000 euros de gagné il y a quelques jours vous voulez les gagner aussi inscrivez-vous pour demain 7 10 12 en mettant co au début de votre message chef Oui. Il y a la tonalité qui vient de t'appeler ah, pour, euh, pour que, que, que t'essaies de la à la écouter. guitare parce que tu n'y étais pas à Paris. A tout de suite, on revient. Tchadier font place pour la soirée foot. Regardez par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à... Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Alors... Seul Rico possède des tickets. Il faut les offres ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show, ce soir. 20h sur Énergie.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 sur SACHE.fr. SACHE Black, Black, Black, Black Friday, en français, on dit c discount Le meilleur du Black Friday, c'est maintenant sur ces discount Black Friday, vendredi noir. Voir conditions sur Cédiscount.com Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis trois mois. Vous êtes abonnés à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonnés à 153 chaînes, vous en regardez deux. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile Nespresso lance l'abonnement.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 What else Quoi d'autre Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois voire modalité complète sur Nespresso.com Hey Caporal, fête ses Blue Friday et c'est Noël avant l'heure Jusqu'au 26 novembre 2018, 50% sur une sélection d'articles. Un t-shirt offert des 80 euros d'achat et le paiement en 3 ou 4 fois sans frais des 150 euros d'achat dans une sélection de boutiques. Le shopping continue sur caporal.com dans la limite des stocks, conditions dans les Caporal Store participants. Blue Friday égale Vendredi Bleu. Mais... Où est-ce qu'ils courent tous Chez Ford, il y a un crédit à 0% et la TVA offerte pour le Black Friday jusqu'au 26 novembre. Peut-être qu'on devrait courir nous aussi, non On se retrouve chez Ford Attends C'est le Black Friday chez Ford. Profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules tout équipés et prêts à partir. Il y a beaucoup de monde là Offre de TVA sous forme de remise sur le prix Maxi, hors option. Crédit auto pour 10000 000 euros empruntés, 2000 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10000 000 euros si acceptation par Ford Credit, voire Ford.fr.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 c'est tous les jours qu'il vous faut des prébass télécharger le pli gratuite sans abonnement avec tous vos il préférés énergie et musique enlais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 se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50 euros au lieu de 59 euros. Vos magasins Carrefour sont ouverts dimanche. Carrefour garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Pour le Black Friday dans votre magasin, tentez de gagner 2000 euros en bon d'achat sur votre cuisine. cuisine. Xina meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie cuisine. cuisine. Tirage au sort réalisé sur les commandes du 23 au 30 novembre, voire condition en magasin. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez-là On en voit déjà un Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit Offre sous mise à condition.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 viendront 3 minutes sur l'hélgie n'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver le bonheur n'existe que pour pleurer je le veux enfin je commence à douter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 Je ne veux je, je, je N'existe pas sans son contraire une jeunesse pleine de sentiments l'amour est inconditionnel je peux ressentir le malaise des gens qui dansent essaie de que tu es seule vieux souvenirs comme la DSL et si tout le monde t'a délaissé ça s'est passé après les soleils il faudrait tout oublier il croire il, il faudrait, faudrait tout oublier, tout oublier. Bonjour, mais là j'ai ton joueur. J'ai trop Si je le veux, je le spin plus à notre, c'est pas compliqué d'espérer. Le n'est plus à notre, c'est pas compliqué. le spin n'est plus à notre, c'est pas compliqué d'espérer. Si soit juste heureux, si tu voulais, je le serai. les yeux, oublie. Tu es toujours seul, oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que tu avais, ça semble soit juste, heureux. si tu voulais tu le serais. Tout, il serait tout oublié, pourrait croire, il faudrait tout oublier. Toujours, mais là j'ai ce bonheur. C'est le plus amour c'est pas compliqué d'être là le plus amour c'est pas compliqué le plus amour c'est pas compliqué C'est juste si tu voulais tu le seras de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h je comprends pas, je dois être trop vieux 17h, 20h oui c'est Coé sur Énergie vous êtes 1 624 000 à écouter tous les jours 1 624 000 c'est énorme vraiment c'est bon. beaucoup, ça me fait très plaisir ça me touche énormément, venez me venez nous voir venez dans le studio, cette émission c'est la vôtre d'abord vous le savez vous pouvez en parler, on a vu avec les gilets jaunes que vous soyez d'accord Ou pas d'accord, vous pouvez venir nous exprimer chez nous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, 0870 48 Il vous vient une idée dans la soirée, un truc à dire, quelque chose que vous voyez qui vous fait marrer. Tous les réseaux sociaux vous sont ouverts. Si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez m'écrire. Si vous êtes sur Insta, Corée officiel vous me suivez, puis vous allez dans les messages, et on les verra. Pareil dans le Facebook, ouais. vous allez dans notre Facebook, vous verrez tout, vous les allez dans message, on les verra. En fait et on y répond Bien sûr, bien oui, sûr oui, oui, oui, oui, avec moi, je... des fautes d'orthographe. moi des fois ça me donne rien Ouais mais ça ça. Mais ça parce que moi des fois ça. je ça est ça, ça. Je réponds oui, moi-même des fois. qui compte. Non non, c'est pas l'attention euh, qui euh, compte, les gens pensent qu'il croit que j'écris comme non. un demeureé. D'un moment donné non. Mais non mais je dis que c'est moi. Bon, T'inquiète. Ah ça va Non non Oui mais après Il répond pas à tout mais Il répond à, euh, le plus possible Moi je vais souvent sur Snap aussi à faire des bisous Des smileys Sur Insta J'écris pas longtemps Mais j'ai un petit mot un petit euh, Quand, quand t'as 600 messages qui arrivent ouais, tu as Je pas... fais des bisous ça, un peu Et vos messages Je les vois Voilà c'est tout Ça va Qui tu fous là toi oh, J'avais envie Je suis pépérixam Rires Après Bébérixa, Bébé on a Pépérixa, bienvenue, bienvenue en tout cas. Les, les fans de Bébérixa sont très très bien Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de quoi De la télévision, de la télévision. Alors, alors moi, les journées mondiales, encore une fois Je comprends à certains moments quand c'est des journées contre le harcèlement scolaire Contre la drogue, contre des maladies pour, la peau, pour que les gens prennent conscience des conditions de la femme En France et dans les endroits du monde Tout ça, je comprends Mais la journée mondiale de la télévision comme la ah. journée des toilettes hein. Euh, bon. Elle est en train de me ouais. la télé hein. Mais non, mais oh, dis pas que ça Oh, c'est dur bah, Pardon, c'est vrai Non, mais c'est vrai qu'il y a une... Alors, dans le public Très honnêtement En plus, aujourd'hui, on a un public un peu jeune Levez la main ceux qui regardent la, la télé tous les jours Ah, ah ouais deux personnes Il y a oh. une personne Trois personnes personne. ils, ils, ils ont été trois levés la main Vous regardez sur Internet Netflix ah, voilà. Ouais Mais la sûr. télé, les émissions, les programmes Ils ne regardent plus, c'est fini Vous savez, je vais vous raconter un truc, je vais vous faire une confidence Je vais vous faire une confidence Je vais vous non, non, je, je, je, vous, je vous explique un truc Il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais déjà sur énergie On était numéro 1 le soir, l'émission c'était 20h, mmh. 23h Et le bout même 19h Et on était numéro 1 et j'étais allé voir un patron de télé oui Et je lui avais dit qu'il me regardait euh, Bon, un peu comme Un peu, euh, un peu ouais et, et je lui disais Il me disait, ouais, oui, vous oh, faites bravo hein, pour énergie Je dis, bah oui, on est numéro 1 Et il m'a dit cette phrase, il me dit, oui mais Ouais, numéro 1 sur les gamins. Mmh. Numéro 1 sur les gamins. Les gamins ça pèse rien. Les moins de 20 ans ça pèse rien. Je dis alors d'abord, il y avait pas que des moins de 20 ans qui nous écoutaient. On était c'est vrai numéro 1 sur les plus jeunes mais pas que les plus jeunes. Donc on était numéro 1 tout court, toute, fait... toute radio confondue. Ça pèse ça gamins. Et surtout je veux dire ce que vous comprenez pas, c'est que oui. ces jeunes aujourd'hui qui sont de plus en plus sur mes réseaux sociaux, qui font qui qui regardent nos vidéos sur YouTube, eh ben ils seront de moins en moins chez vous. Ah, Donc oui. aujourd'hui, ils ont 15 ans ou 20 ans, demain ils en auront 25, 30 et si regarde télé aujourd'hui, ben il regardera encore moins dans ah, 5 ans ça, et sûr. encore moins dans 10 ans. Et il m'a ouais. regardé avec un sourire sauf qu'aujourd'hui toutes les télés pleurent un peu parce que c'est exactement ce qui se passe. Il disait tous d'aller rechercher les moins de 25 ans qui ne sont plus là, qui ne regardent plus la télévision là, ils mettent du hashtag dans tous les sens, mais c'est un vrai souci. Donc aujourd'hui, c'est ouais. vrai que il y a quelques années quand on avait décidé de de faire des vidéos sur YouTube, tout le monde me rigolait au nez et maintenant bah c'est vrai que voilà, il y a une toute une génération et pas que les 15 ans, non. de 20, de 25, de 30 non, même, qui regardent Netflix, qui, re, qui vont regarder des vidéos sur YouTube, qui matent nos vidéos tous les matins sur Facebook en allant ouais. au boulot. C'est pour ça qu'on les sous-titre parce que je sais qu'il y en a plein qui les regardent dans les transports en commun, qui regardent et qui voient juste les textes et qui peuvent pas mettre le son. Donc c'est un nouveau jeu, un nouveau... je trouve ça génial Mais même nous, regarde moins Mais mec, j'étais un fou mec. de ah ouais, télévision, j'étais un malade Moi j'ai des programmes, je je pouvais pas sortir Parce qu'il fallait que je les regarde, ou que je les enregistre Je peux pas vous dire, ça, ça fait un an et demi demande... que je pas regardé Ne, ne me demandez non, pas de ça. commenter une émission de télé Je pas voilà, je regarde pour le zap mais... Et puis on a enregistré sur le magnétoscope oui, ma... les... ouais, mais Là tu viens de passer pour une vieille icône Ne <rire> rachoute <rire> pas Le magnétoscope Programmer sur notre VHS Quand on cherchait une séquence, attends, bouge pas Non c'est pas là Vous comprenez les chaquettes dans vidéo Oui, ça. Ça. Oui, donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la de la télé. télévision. Et donc, bon. Et quoi Eh ben du coup tu sais quoi Tu <rire> ah, tu à faire. Ah, tu as à faire. Arrêtez les gars, eh, on a un jeu à faire. Tu ouais. pourrais tu, tu, tu pourrais pas faire des imitations Mais non oh, une super idée. c'est eh, pas comme ça qu'il faut rire. Ça, serait, dire. ça euh, un, un iPhone 4 au niveau non. de la batterie, tu es comment dans le passé. La ouais. meuf, tu crois qu'il reste arrêtez 6 de batterie puis dans seul jeu. Les cheveux. Arrêtez de l'embêter. Je vous l'ai jamais dit les gars. On va faire un jeu et après tu me lances. On va jouer on va jouer avec tout le public, on joue à quoi Tu vas des les les un truc non un truc à faire quoi les gens qui doivent deviner ce que, qui tu vas imiter comme personne de la télé je vois que tu es pas speaker ce, bon, ce serait mais génial mais madame madame Brosseux prend froid oh, oh, avec froid on ne va quand même parce que c'était pas ça on est es chié avec ce chié besoin moi et on a tout l'habillage pour les émissions il faut retrouver de qui il s'agit mon texte Une chose à faire ah, Déjà je fais pas qu'une chose pour commencer ah okay. C'est une bonne ambiance C'est ton tour On va jouer avec non, le voilà. public Le, public, le but du tour, jeu ouais. On va faire approximativement Animateur après animateur Le but du jeu Vous devez essayer de trouver De quelle émission on parle D'accord oh C'est dur hein, quand on regarde plus la télé <rire> Bah oui c'est dur Attention Ah merde Ah oui d'accord Faut faire ça ouais, oh, oui C'est bon pour toi On y va ouais. Bonjour et bienvenue dans l'émission où vous allez devoir chanter et trouver tant pas les ça m'arrange parce que j'aurais continué tant que tu trouvais pas Vous ah pas les paroles, c'est bien, on continue. Tu <rire> veux gagner des millions Ben ouais, attends, j'ai pas fait <rire> Bonne à tous et bienvenue dans qui veut caché des millions avec Carlos Ghosn On va jouer avec le chanteur Renaud, ça Renaud Très bien c'est la bonne réponse ma chérie, attention celle-là tu trouveras pas que t'es trop jeune On s'en fout on y va quand même, attention ouais ouais ouais ouais Des questions, des questions pendant des heures, vous avez pris une semaine de congé pour jouer avec moi et pour repartir avec une boîte de jeux pourris, le je sais c'est Bien joué, quand même. on continue Oh. Salut, les Salut les loups Vous saurez tout sur cette jeune chanteuse Qui oui, cartonne partout Salega, Qui s'appelle Kayana Manamura 50 minutes inside 50 minutes inside Bravo, Bravo, bien joué bon, On continue <rire> <rire> oh putain, salut tout le monde, j'espère que ça va J'ai une patate phénoménale, et dans ce du Lido vont vous montrer une histoire, alors ça, une nouvelle émission culinaire Je vais vous faire un hamburger avec la top C'est ah samedi soir, on est tous là Il va des numéros, des clouds Et des gens qui font disparaître des quilles, je vous dis pas où Bien joué oui, On continue, on continue Je <rire> vais pas faire plus <rire> Je sais pas faire plus. C'était Laurent Ruquier, merci. À côté, on continue. Bienvenue tout le monde dans l'hibition de l'hypnose. À 3 vous et tous, vous endormir Vous dormez déjà C'est que c'est Bien joué. Bien joué, ouais. Ah celui-là, il trouveront reprend jamais. Allez. Oh non, mais c'est trop vieux, ça Vas-y, on joue-nous, c'est pas grave. Non, c'est là. On connaît la musique, écoute la musique. Guy Guy, vous m'avez fait mes lunettes, Guy <rire> Mes lunettes sont tombées, Guy Je ne vois rien, Guy. Ils sont trop jeunes euh, Trop s'infligeants mais... je Léon Zitrone ouais, eh, ouais, Intervile, on en fait deux derniers, puis on finit. On laisse Auricot La ménagère m'adore ah Les Français m'adorent Tout le monde m'adore L'étoile, je suis bien que vous allez la trouver, l'étoile Et moi, même je m'adore J'ai fait 24% de part de, de marché les douze oui. je sais qu'on pourrait croire que c'est présenté par Patrick Sébastien mais non et on <rire> termine je pourrais pas le faire celui -là. ah si si, oh. si. ah si oh. je le tiens les gueux j'apprends j'apprends parce que j'ai la dalle aujourd'hui alors je vais <rire> vous faire découvrir les princes de lune <rire> les ducs de Bourgogne au frais du bricolage avec le roi Mérone <rire> c'est un très bon moment oui oui pardon